is yes. not too far to the hotel. Yes. Nevada also? Oh, Nevada is um, quite far. Okay, cool, cool. Yes. So, yes. So, um can you have a checking date and for how many nights? uh Yes, it's for today from Desire. Okay. <laughs> <laughs> Because from Desire. You know? You know the song? Free from Desire. <laughs> learn and free from Desire. <laughs> that's a nice one, nice one. Okay, so, uh, anyways, um, this is for tonight, right? For two nights? Yeah, for two nights, yeah. Okay, so um, are you come, are you checking in right now or later this afternoon? Later is better and faster uh, is stronger. Yes, yes. You know, you know the song? Later, better, faster, stronger. <laughs> okay. Yes, it is. I know that that's <laughs> for one person, you mean? Yeah, for one person, for one night to go to collect okay. tickets. Connecticut, yeah. Yeah, I love Connecticut. And what do you say? New Jersey? New Jersey? New, New Jersey. Oh, New Jersey. Okay. Yeah, that's good accent. So, I think it's better to speak with my wife. I uh, have a discussion with my wife and I'll call back you. Mm -hmm. okay. Thank you, thank, thank you. you. so much for calling us, mm -hmm. Yeah, it's okay. Connecticut, think it's okay. Yes, it is. Better, faster, stronger. <laughs> yeah. yeah, you rocks. <laughs> <rires> see, see you okay, okay. Cheers, Cheers bye. bye Retrouvez les meilleurs moments du 6 En podcast, audio et vidéo Sur énergie.be <mix> C'est Singing with your brother Wishing that I was your battle So I could be close to your lips again I know you didn't call your parents And tell them that we ended Cause you know that they'd be offended Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk But I'm getting ahead of myself I scared when we're not Cause I'm scared you with somebody else So oh, I guess that it's gone And I just keep playing on myself Oh, I can't believe it oh, I miss you, yeah, I miss you I miss you, yeah, I miss you Oh, I miss Got them saved on my mind from the bedroom, so that way I can't forget your skin. So I saved all the tags, all of the best over the years, just to remind myself of how good it is, oh boss and I. Now we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself, I'm scared when we're not, cause I'm scared you with somebody else, so I guess that it's gone, and I just keep Miss you, yeah, I miss you I miss you, yeah, I miss you oh, I do, I miss you, yeah, I miss you No, I'm not to know mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So say saved all the texts, all of the best Over the years Just to remind myself of how good it is yes yeah, I saved all the texts, all from my ex, minus the tears Just to remind myself of how good it is All oh, was, cause I miss you Mes moments, mon ami l'on a ramené. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens dans les donner. Légite en légitane. Les C'est pour ça qu'on est fait. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie, au mieux te sourire. Thiago, j'ai vu le temps pour le dire. Mes mon ami, je suis là pour le pire. Ce manque de toi se moque aussi de moi dans 20 ans tu verras on en riolea si ça part en bagarre on à quatre mains les, gitans, les gitans, dieu nous donne à des points tu as gauche j'ai prix le tendre est écrire une Pina qui pas mais ne reviendra pas C'est du temps pour se voir Oui pour qu'on parle de toi Si ton cœur est en panne vale, apporte-le dans l'heure Légite les en légite nous est bon bricoleur Tiago j'ai pris le temps de t'écrire mais l'ordi en me le sourire Tiago j'ai mis le temps pour le dire Tiago, j'ai pris le temps d'écrire te Une mélodie en mille sourires Tiago, j'ai mis le temps pour le dire Mais mon ami, je suis là pour le pire Tiago only What's going on? This is Drake. NXT. I've been moving calm, don't no no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't want die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that I love me. They don't tell the story shit was different with me. God's plan. God's plan I hope that sometimes I won't yeah I feel good sometimes I don't like hey, yeah. I finesse down Western Road hey nice Mike go down to OG yeah, wait yeah. I go hard on south side G yeah, wait I make sure that north I eat and still bad things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 Someone watching this shit close, yep, yeah, close. I've been me since call it bro. Hey, bro. Hey. Might go down as GOD. Yep, yeah, wait. I go hard on Southside G. Hey, wait. I make sure that Northside hate yeah And still Bad things, it's a lot of bad things like they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Yeah. Bad things it's a lot of bad things that they wish and I wish and wishing, and when they listen on me yeah Recherche du cadeau idéal Trouvez-le dans un magasin Crefell ou en quelques clics sur crefell.be slash kdo. Crefell. Les meilleurs prix, service compris. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Ah ah And you're listening to Illyarchie. c'est le nombre de semaines mercredi mercredi 19 décembre 6h1 bonjour bonjour ouais il y a que de la testostérone dans ce jour ouais et tu as dit que en retard les copains il y a que des mecs ça fait flipper ouais. euh alors de dans la canette, c'est inadmissible de en retard. Moi, enfin, je comprends pas les gens qui sont. Écoutez le celui-là, écoutez le, le mec, c'est le le pire de la bande, mais qui je tiens à signaler que cette année, cette saison, Et il était en retard qu'une fois. Et il n'était qu'une seule fois en retard. En fait, en gros, il y a que moi qui n'ai pas encore été en retard, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et j'habite le plus loin. C'est vrai. C'est vrai. Si tu veux quoi, qu'on donne une médaille. Oui, s'il vous plaît. Frisco, elle là, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Marco. La médaille du mérite pour Frisco. Ah, oh, merci. <rire> c'est pour une fois que j'ai une médaille. <rire> On va pas te la donner en chocolat Parce qu'il faut que tu la gardes <rire> Oh là là, là, là. Non je te jure J'ai jamais eu une médaille de ma vie C'est T jamais, enfin, fait de je... stage de sport où on te donne une médaille à la fin du stage. Mais oui, mais j'ai pas gagné donc en fait la, la médaille elle a un goût bizarre, tu vois. <rire> genre j'ai jamais une médaille genre c'est bien tu es le meilleur, tu vois, genre c'est bien tu as participé. <rire> Et la seule fois on a eu une médaille ensemble, c'était en 3e place en mode j'ai le Jelson donc euh, voilà. Oui, clairement. Euh... Ne cours pas, ne cours pas, ça va aller. De toute façon tu es quand même en retard, tu vas voilà, quand même être dans, dans, euh... dans la cagnotte donc voilà. Par Et contre, en plus elle pas. rentre en mangeant quoi. Avec mais sa cougnole, oui, hein. Mais je vous ai entendu dans la voiture et, et non, ça n'est pas inadmissible mmh. Oh si, c'est inadmissible, oui. il 10 euros de en, plus, oh en plus, c'est un peu ce que tu fais la baline. Mais il y a beaucoup de feux rouges eh euh, Mais c'est le principe de son conscient aussi mais oui, mais bon. Et en plus, il bouge les tunnels <rire> J'en peux enfin, plus ouais. ouais, T'as pas d'excuses, t'arrives en retard, c'est tout je le sais bon, voilà, bon. mais, man, je... on parlait ouais on parlait d'un truc c'est pas loin, loin mais... euh, bonjour Jerem bonjour Marco bonjour l'équipe bonjour les fifous bonjour il, tout il a fait le tour du monde euh, Yannick Farquah c'est là aussi bonjour aussi. Oui, bonjour Marco bonjour à tous bonjour fait, à tous euh... ouais ça va <rire> <rire> salaud <rire> ça va super ouais la météo pour aujourd'hui il faudra sortir les parapluies aujourd'hui il fera très nuageux avec pas mal de pluie pas vraiment un temps à rester dehors donc les températures tourneront autour des 5 degrés ce matin et et euh, ce soir il y aura un petit peu moins de pluie Mais il fera un petit peu plus froid aussi oh, C'est pas dit si on va chanter tout à l'heure Donc à mon avis la pluie va bien rester toute la journée oh, oui. On ouais, va ça... veiller à ça, vous inquiétez pas Ça va pas nous arranger ça <rire> Non ça va pas nous arranger <rire> du tout même On va chanter puisque oui les, les Reds Lions sont champions du monde Et on ouais. était obligé hier, bel hommage sur la Grand Place ouais, euh, C'est passé dans tous les JT ouais. Ils donc, ont fait du coup, une édition spéciale, hein, édition spéciale Édition ouais. spéciale ouais à la FTB Nous avons sorti notre plus belle plume Oh, <rire> je sais pas si c'était vraiment belle celle-là. On en a pris une au hasard dans le plein. <rire> <rire> je sais pas si c'était la plus belle, bon, on en a pris une. On a pris une plume. Voilà. <rire> Maintenant, on leur rend hommage. Et on leur rend hommage. on a fait une petite chanson, voilà, pour les remercier. Voilà. Donc si vous connaissez un un hockeyeur, n'hésitez pas à le prévenir qu'aux alentours de Sotorset, sa vie pourrait changer grâce <rire> à cette chansons. <rire> le gars qui vient d'être champion du monde, mais dans sa vie va changer <rire> grâce aux hymnes, ça donne de l'énergie et les bon, Tiffany, Cougnol, ça va bien Ben super. Voilà. Ouais como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé un besito bien aveito No sé, un besito bien suavecito, bebé. Taquita aquí, taquita aquí. Taquita aquí, un besito un aquí. Bujas como nada aquí. Prende los motores aguas aquí. En la dicteta llegaron los anonas aquí, no le va. El puriso me sale de tu trae, no trajo pancito para que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Puta que no quiere, pero me tiene personaje. El puriso me sale de tu trae, no trajo pancito para que el Es lo que ya que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene apionado. Bailame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taquita aquí, taquita aquí, rumpa Touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaking I don't want to read it. And just to let you know, this can't 90 is undefeated, eh. He said he really want to see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kind of scary, hard to beat I'm like a Ouija boy. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You got no class, your bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping.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 dans un petit instant sur Énergie in oh ça va nous aider à se réveiller ça, dans un petit instant euh, ça va arriver à 6 h 7 sur Énergie en attendant Tiffany Oui, Tiffany, à un moment donné, l'émission a démarré. Hein, donc, euh, on y va, on met son casque, on branche, on est là, on est avec ouais, nous. Ouais, enfin, il est quand même mis sur la conduite, on démarre tranquillou. Hein. Eh ben oui. <rire> <rire> voilà. ah donc, bah ouais, que... Ça veut pas dire que tu dois pas être là. Hein. Non, non, mais je suis là. Mais elle démarre on a... tranquillou. <rire> en quand effet, c'est écrit sur notre conduite, on démarre tranquillou. Mais pourquoi c'est écrit ça Juste en dessous, c'est écrit quoi Ben ouais, parce que... C'est écrit quoi 5 Cinq... parce... Parce qu'on va jouer 5 5 sauts. 5 SOT. 5 SOT. 5 secondes of Tiffany. Oh là Voilà. Mais... Ah, qu'est-ce qu'on ah, On, voulait, on réserver voulait réserver la, la surprise. Line, Alors, madame a des idées extraordinaires. Il faut le savoir. Alors, tous les jours, <rire> tous les jours, <rire> à la, à la elle réunion. a un nouveau concept. Elle fait, j'ai une idée Une idée de génie On pourrait, faire, on pourrait faire un système où on a une boîte. non Et il y a, y a un, un, un, un truc dedans. Et il y a un mec qui nous appelle pour nous acheter notre boîte mais on peut échanger de boîte avec les autres. Un euh, truc qui existe depuis 10 ans. De <rire> Ou alors, mieux, elle va te dire, j'ai un truc de dingue À 8h05, on met des chansons et les gens doivent deviner ce que c'est. Et, et devine quoi Pour répondre, ils doivent dire leur prénom. Et, et, et on appellerait ça le duel ouais. énergie <rire> voilà. <Ça>, c'est <rire> Tiffany tous les jours les gars. Un, jour, ouais. dit, un jour elle m'a dit moi de toute façon après la radio j'ai une idée de malade je vais ouvrir un endroit où il y a un frigo avec des vitres et dans un pot il y a de l'américain, dans un pot il y a du fromage dans un pot il y a du jambon et puis il y a du pain et les gens ils rentrent ils décident ce qu'ils mettent dans le pain <rire> j'appellerai ça une, une sanducerie <rire> On est toujours on est toujours à la recherche de nouveaux jeux. Donc, moi, je prospecte un petit peu, tu vois. Mais tu prospectes que dalle, on les a déjà, les jeux. <rire> mais si c'est toujours un comprendre. début d'idée. 6h09, on est obligé de partager avec vous ça, ce matin le dernier concept qu'on a dat on va on va le tester même. <rire> ah oui. Donc alors ouais, attends, on ce peut nous, que nous que toute toute année, on, on la laisse, on la laisse. Ah j'ai dit tellement de choses. en gros, c'est un jeu où il y aurait on aurait 5 secondes. <rire> ouais. Mais 5 secondes, ben en fait en fait ouais, j'ai pris une, une photo euh, d'un jeu de société en me disant on va on va réaménager le concept. Euh, donc ce serait 5 secondes. Ouais, ça, donc, ça, on, a compris, ça on a couvert qu'il y a 5 secondes. Et dans ces 5 secondes, il doit se passer quelque chose. Donc en gros <rire> Allez, dé démarre ça, ça, le chrono On est d'accord, ça s'arrête là Il y a deux personnes Et une personne doit donner un indice Mais j'ai rien compris Il bon, y a peu. deux personnes ouais. Ouais. Un joue contre l'autre ouais. Et en gros, la personne A et B ouais B doit donner un indice Mais un seul indice Et puis l'autre, il a 5 ah. secondes pour trouver le même mot Oh, oh, oh, oh, oh. <rire> Ou la même chose, je sais pas. Alors, testons, testons. Vous souhaitez évidemment expliquer les règles des jeux à vos enfants. De manière très simple et ludique. Pas, Appelez Tiffany. Appelez Tiffany. Elle, tu dois lui expliquer les règles de la bataille. Laisse tomber, t'en as pour 10 heures. Hein. Oh, Donc le roi, en fait, il peut gagner. Mais pas contre l'As. Mais en fait, il peut gagner contre un peu tout le monde. Mais peut-être pas contre le numéro 1. Mais c'est clair, n'est pas logique. Parce que le numéro 1, c'est celui qui tout en va. Enfin, voilà, tu veux Ça, tester, mais tu veux tester quoi, Fui Il n'y a rien à tester Mais, mais, mais, je ne sais pas Imagine un mot Vas-y pense Attends, à un mot Pense à un, un, un mot Jérème Voilà Et tu me donnes Un seul indice Mais il a 5 secondes hein. Okay. Non non Tu me donnes un seul indice Mais genre un indice Un indice Qui, qui dit bien <rire> Genre avec cet indice là Je vais pouvoir trouver ton mot quoi, Mais ah, ça doit vraiment Moi j'ai une question euh... Euh, fondamentale à quoi servent les 5 secondes alors mais Parce que c'est un jeu de rapidité <rire> Oui démarquons les 5 secondes mais Une fois qu'il a donné l'indice ah, Ok vas-y Donne l'indice Volant voiture bravo bah en fait c'est le maximum qu'on va faire tout à l'heure bravo <rire> <Ouais. rire> merci Dimali merci sauf euh, que nous enfin, on a décidé d'en mettre 30 et pas 5 <rire> voyez on est paradins en temps ouais enfin bon il y a peut-être quelque chose à faire avec ça non non il n'y a rien est... à faire avec ça Allez, après ça on écoutait le pi vous tirez pas une balle tout de suite hein, ça va aller <rire> le système fait la, la chasse au pipeau dans un petit instant oh, oui. everything But not tonight I may be older But I still cry I can't stop sleeping in your clothes You can't stop calling on the phone Can't you see Don't reach out and tell me that you care I'm finally sober I see the light The worst is over Nobody died I'm still trying C'est pareil, non Recovery, pas pareil. Ah c'est pas redécouvrir. C'est pas redécouvrir, non, c'est discover, ça. Alors, ah ouais. euh, non, recovery, c'est ça, c'est ouais, ouais, soigner, quoi. Attention, j'ai appelé le massage aux cettes hier, l'anglais, ça me connaît. Donc, oui. euh. <rire> On se calme. Major les ans, dans un instant Et nous allons nous faire une petite chasse au pipeau, Yannick. Tu ne connais pas, ça veut que tu n'es pas souvent non, je, je pas du tout. Alors la chasse au pipeau, tu vas voir, c'est très sympa. Chacun va donner une, une phrase, le concernant. Mais il faut juste nous, à nous deviner si c'est un pipeau ou si c'est une vérité. Si, j'ai nagé avec les requins, j'étais un brave homme on ma part, c'est Pipo. Pour J-RM, c'est une vérité. Pas bravo bravum, bravum c'est vite dit. Mais euh... Ah non, j de, je ne pas le malheur dans l'eau. Euh, je flippais. et bien, on joue à ça dans un petit instant. Chasse aux Pipos. Vous allez pouvoir jouer avec nous, entre nous. Voilà, c'est dans le 6-9. Les FIFO arrivent. Juste après Major Les Hors sur Énergie. à tout de suite. C'est le 6 -9 télécharger maintenant l'application Énergie Belgique et retrouver plus de 15 radios de hit inspirées par vous Énergie Love, Énergie Latino, Énergie R&B et beaucoup d'autres comme Énergie Hit 2000. j'ai 2000. Revisitez les années 2000 et écoutez votre radio musicale thématique Energie Hits 2000 sur l'appli Énergie Belgique et sur energie.be. Chez Colreuth, vous êtes certain de profiter des meilleurs prix même quand d'autres magasins font des promos. Nos clients témoignent. Dans un autre magasin, il y a une promo et à ce moment-là, la machine se met en route, il y' a pas de souci. Colreuth va descendre son prix sur le produit, quel que soit le magasin d'où ça vient. C'est de toute façon moins cher, donc voilà, je ne peux que, que faire confiance comme ça. Colreuth réagit et met le même prix. Quand la confiance est là, ben on revient. Hein. Colreuth suit toutes les promos des autres magasins et adapte ses prix. Colreuth, les meilleurs prix pour chaque produit, à chaque instant. Pour tous les moments qui comptent, faites confiance à Vandenbor. Salut petite sœur, euh, j'ai oublié d'acheter un cadeau de Noël pour Julie, t'aurais pas une idée Quoi T'as oublié d'acheter un cadeau pour l'amour de ta vie tu es au courant que le dîner de Noël, c'est tantôt Ouais, je sais. Bah, bah elle m'a parlé hier d'une centrifugeuse. Ah bah oui En fait, je sais pas ce que c'est C'est quoi Où est-ce que je vais trouver ça avant ce soir Wow ho, ho. Chez Vandenbor, vous trouverez toujours un cadeau de Noël à temps. Commandez votre cadeau sur vandenbor.be et faites-le vous livrer à la maison dans les deux heures. Vandenbor, la confiance. Tous les magasins Vandenborg sont ouverts ce dimanche. Bébat Chaque matin, j'ouvrais ma boîte mail, je lançais des applications, je naviguais sur le net. Mais à la fin de la journée, j'étais complètement vidé. Alors on me rechargeait, j'ouvrais à nouveau fenêtre après fenêtre et ainsi de suite, jour après jour. Jusqu'à ce que je m'éteigne définitivement. Rapportez aussi les batteries usagées de vos ordinateurs dans un de nos points de collecte. Bébat leur donnera une nouvelle vie. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Vous Si vous aviez le choix, vous préféreriez être un plombier qui s'appelle la fuite ou un poissonnier qui s'appelle le bœuf Heureusement, chez Renault, c'est plus facile de choisir. Nos conditions salon commencent dès maintenant. À l'achat d'un utilitaire Renault, vous recevez jusqu'à 10275 275 euros davantage. Choisir un véhicule utilitaire n'a jamais été aussi facile. Infos et conditions sur Renault.be un petit instant sur énergie les Major Lézor qui va arriver on va se faire une petite chasse au pipo la chasse au pipo euh, oui j'arrive jamais c est, c est les visiteurs oui, j'adore euh, avançons un petit point sur les routes Yannick ça donne quoi ce matin et on signale un accident dans l'échangeur sur le ring intérieur à hauteur de Bouluet-Saint-Etienne en direction de Bruxelles pour l'instant le passage est difficile et pour le reste sur les routes et eh bien ça roule super bien bonne nouvelle merci Yannick oui Got this bring it emotions Make some up and not like portions Cause my head the sunrise Fix some scars we share with white my head to heaven now bays all around and the gum of my i got the keys to heaven now bays all around and the gum of my mind spinning i got the keys to heaven now bays all around and they got got the gum of my mind spinning suddenly doors just open wide doors all wide Let's yeah. go. samsmith à suivre sur énergie avec pour c'est ce qu'on va écouter dans un instant 6h21 une petite chasse au pipeot nous allons pipoter ou pas c'est ah ça ah le concept de la chasse ah au pipeot c'est que chacun va raconter un truc sur lui mais il a il peut pipoter si il le désir évidemment lui procure de, de vous du, du plaisir. <rire> du plaisir. Euh, ou alors il dit la vérité et c'est à nous de savoir si c'est pipeo ou pas pipeo ok Tiffany oui Alors moi euh, quand j'étais étudiante bah Vous le savez on fait tous euh, des, des petits jobs Un petit peu euh, voilà Et moi comme étudiante j'ai bossé euh, dans une banque dans une ouais. banque ouais. Toi toi avec de l'argent ouais. Tu l'as pas volé Pipo, pipo. Bah, euh, ouais, Moi je, je dis que c'est vrai. Ouais, vrai, vrai. vrai Pipo de pipo ouf, de ouf ouais. Eh, pipo le ouf Mais attends. Elle est trop cher. Je suis <rire> fanny dans une banque. Non mais j'ai travaillé au McDo par contre. Ah, Ça moi aussi. Moi aussi. À, à la caisse. C'est pas même délire. Pas la même banque La banque des frites et la banque des des c'est pas, pas pareil. Oh là là là. Pas mal, pas mal. Ouais. Essayez de nous avoir mais tu nous as pas eu. Un et... bon pipo. Un ouais. bon pipo. Frisco. Ouais. Mais il y a deux jours en fait, j'ai fait à manger pour toute ma famille. Donc déjà, je sais c'est drôle mais c'est vrai euh, Pour finir j'ai mangé tout avec ma copine à deux Parce que tous les autres m'ont lâché Donc ma mère, mon père et mon frère ont, nous ont lâché Du coup j'avais préparé pour cinq Finalement on a mangé à deux donc j'ai mangé ça pendant deux jours euh, Moi je dis que c'est vrai Mais ça t'arrange Comment <rire> tu changes toi à Pipo Et puis tout de suite c'est vrai enfin, <rire> Pipo parce qu'il dit qu'il a cuisiné Bon après ouais. il met sa copine dedans donc. Non ouais, j'ai vraiment euh, enfin manger Enfin euh, je sais pas ah Moi je dis pipo, là, pipo, pipo. pipo. Non c'est vrai Ah bah c'est pas pipo C'est vrai Oh là là oh, gueule, elle, elle est... <rire> Regarde elle est choquée Parce que j'ai fait manger Et quoi Bah quoi Non je suis choqué Pour le fait que tout le monde T'ait lâché Bah ouais mais c'était pas... pas grave hein. Hein <rire> Mais tout le monde T'a lâché quand même <rire> C'est sa famille au final Il l'aime pas vraiment Vraiment C'est ça je, je ne suis qu'une pièce rapportée Tu vois je, je, je, je, je, je, ah, On sait même pas c'est le vrai fils en fait Oui oui Oh t'es un Je sais pas s'il faut prononcer le mot, mais euh, voilà. j'aime oui, euh... <rire> affreux. Euh, moi, quand j'étais petit, j'avais envie de me teindre les cheveux en blond et avoir une boucle d'oreille. Oh, C'est vrai <rire> <rire> ouais. C'est ouais. vrai C'est vrai, pipo pas Non, pipo. Pipo, pipo Pas pipo tipo. Non, pas oh, pipo, c'est vrai. Ah, vrai Mais non, mec Il se rebellait, hein, si, si. il venait du J'ai demandé euh... <rire> Quand t'es rebelle dans le bébé, c'est ça, tu veux être blond et des non, boucles d'oreilles J'ai demandé à mes parents d'avoir une boucle d'oreille et de me teindre les cheveux en blond Et ils ont refusé Bah oui, merci mes parents J'ai aidé à remercier, tu ferais peut-être pas le 6-9 aujourd'hui <rire> ouais, Non, j'ai dit pareil euh, là, là, Sérieux Ouais, il y a eu un moment où j'ai eu envie d'avoir les cheveux blonds. Moi, je me suis teint en rousse. Super. Ouais, euh... <rire> c'est oui, ça. Euh puis bon, pas puis bon, je vous je vous en, en ferai ou pas j'ai la chance de vous savez de jouer à foot oui. sur FIFA. Ouais. Et J'ai eu la chance Ah j'ai compris la flûte La flûte, non flûte <rire> J'ai la chance extraordinaire De pouvoir m'inscrire à la Flute Champions Qui est en fait la coupe des champions Des champions de flûte quoi Les meilleurs des meilleurs Pipo Pipo, pipo de ouf <rire> Vous êtes sérieux Mais Pipo, pipo de ouf oui. Mais pas Pipo de ouf C'est la vérité bande de salopio Part. <rire> oh je suis déçu, ça s'appelle des potes ça C'est parce que te... nous en aurais parlé avant Et ah t'as pas ouais. un niveau extraordinaire hein, Ouais, moi je t'ai vu jouer Tu <rire> <Écoute, rire> parles, niveau... il prend 4-0 Il me parle d'un niveau qui est moins extraordinaire euh... J'ai pris 4-0 contre toi Et Bah bouge pas, on va jouer tout à l'heure, ça va arriver Evidemment <rire> que je suis qualifié Mais, Mais bon, hum. je vous avoue que je me suis gardé ça pour les vacances Parce que du coup, faut que je joue tous les jours Contre les meilleurs des meilleurs C'est extraordinaire, je prendre que des tatanes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 <laughs> <laughs> you ain't tonight mm. Is it all I know Cuz my body is calling for you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 infos café qui vont arriver dans un petit instant sur énergie à 6h35 comme tous les mercredis dorénavant. Le Maximo aussi on va jouer et Offenbach côté hit. Vous jamais trouvé à la FNAC les cadeaux qui font vraiment plaisir. Ça vient de la FNAC Oh, merci Ouvre-le d'abord Ah oui, FNAC FNAC, libérez votre curiosité 6 h prendre sur Énergie, Offenback à Suivre côté On a chanté tout à l'heure pour les Red Lions, restez branchés. Avant ça, voici la météo pour aujourd'hui. Il fera très nuageux aujourd'hui avec des averses, pas vraiment un temps à rester dehors. Les températures tourneront autour des 5 degrés ce matin. Ce soir, il y aura un petit peu moins de pluie, par contre, il fera un peu plus froid. L'actualité de ce mercredi 19 décembre c'est avec Yannick Farcas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. Le Premier ministre belge Charles Michel s'est rendu chez le roi hier soir pour présenter cette démissions, une réaction suite à la motion de méfiance déposée par les socialistes et signée par les Verts. Quelques minutes plus tôt, Charles Michel avait déjà annoncé cette démission à la Chambre pour amêt de la wache du PS. Charles Michel a été trop évasif sur sa politique, c'est ce qui a poussé le dépôt de cette motion de méfiance. Selon lui, de son côté écolo a expliqué qu'il ne souhaitait pas d'élections anticipées. Même son cloche du côté du vice, premier ministre CDNV Chris Peters, il a dit espérer que le gouvernement sera en mesure de traiter un certain nombre de dossiers importants en affaires courantes. Dans le reste de l'actualité, l'indisponibilité des réacteurs nucléaires de doule 1 et 2 a été prolongée. Le premier sera hors service jusqu'au 15 mars alors que le second devrait être opé opérationnel après le 28 janvier. Une mauvaise nouvelle puisque la Belgique était déjà exposée à un risque de pénurie d'électricité. Cela dit, un redémarrage de Tiange 3 pourrait sauver la situation. À Amnesty International a dénoncé les dérives présentes sur Twitter. Ce réseau social est un endroit où le racisme, la misogynie et l'homophobie prospèrent sans contrôle. Voilà le constat d'Amnesty International. L'organisation a réalisé une large enquête sur le contenu de messages postés sur la plateforme. 6500 volontaires ont vérifié le contenu de plus de 200 000 tweets. Hier, ce tenaient les Lobby Awards. Il s'agit de ces récompenses attribuées à des leaders qui ont marqué l'opinion belge francophone. Le sélectionneur national des Diables Rouges, Roberto Martinez, a été élu et leader de l'année 2018. Le buzz de l'année a été attribué à Cécile Junger. Rappelez-vous, début septembre, la présentatrice météo de la RTBF avait posté une vidéo sur sa page Facebook, Facebook pardon, où elle réagissait avec émotion aux insultes racistes dont elle était victime. Et enfin en football, hier soir on jeu en Coupe de Belgique, Gand s'est facilement imposé 1-3 face à Sint-Tron. Le club gantois se qualifie donc pour les demi-finales de la compétition. Vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Le 69 sur Énergie, sinon rien. <rire> Ça eh va rien alors. Bah, bah tu vas le regretter, je te le dis moi. <rire> 6h33 sur énergie, bonjour. Bonjour C'est mercredi, c'est le milieu de la semaine et c'est surtout la Kids Line tout à l'heure à 7h35 rester branché, on va voir les enfants au téléphone, ça va être chouette. Va être chouette. Ouais, on bien. va chanter pour les Reds Lions et, euh, et puis attention, info café, ça arrive juste après Oppenbach Voici Paradise sur énergie. <musique> I see you walking with a happy dance. Oh, your knees hurt. sur énergie voici les infos café ah, ah, ah, Loane et Julien Doré côté juste après avec Midi sur Novembre avant ça de la news en beut en voilà On part en Bretagne en burger XXXX XL 400 kg oh. Non ah, si vous avez faim euh, il veut battre un nouveau record du monde vous en doutez bien 400 kg de burger c'est pas mal 4 steaks de 80 kg 75 kg de pain 30 kg de cheddar, 30 kg de tomates en oh purée. purée. <rire> Sauce du steak. <rire> Sauce du burger on a mis. Oh, purée. Qui aime fan euh, qui aime bien le film Titanic ah, Moi, j'adore. Moi, ouais. ouais. moi j'adore. Un de mes films préférés, il oh, faut le savoir. C'est un film film culte de 97. Euh, et ben sachez-le, 20 ans plus tard, il est possible de visiter le Titanic. J'aime bien. Oui. Bah il est, il est dans l'eau. Oui, c'est sous l'eau. Il va falloir plonger l'eau est gelée, il y a des icebergs, j'ai vais dans le film. C'est Si <rire> on est toujours là DiCaprio il meurt, moi je vais pas dans <rire> Je vous rassure ça coûte un peu bonbon, c'est 90 90000 euros l'histoire quand même je parce que il ouais, faut prendre les sous-marins. Ah, ouais, sous ouais. ah ouais, ouais, ouais. Ouais. tu vas pouvoir embarquer dans le sous-marin avec huit peu de personnes euh, et, et l'équipage et voilà. Il Parti. croyait vraiment qu'il allait devoir descendre en bouteille avec un ouais, sous-marin. mais non. <rire> Ben, tu, tu, tu rigoles mais il y a des bateaux Il y a même des avions que tu peux visiter en bouteille Dans ouais, les sûr. océans Mais là comme tu l'as dit ouais. c'est un peu frais ouais. euh, C'est ouais. un, un, un peu profond c'est un peu à 100 mètres je crois de profondeur oh, Donc un oh. peu loin ouais. C'est ouais, tout oh. réfel ouais. dans l'eau ah wow. 300 Ça fait beaucoup oui, bah voilà ça ah. fait beaucoup euh, Sachez-le on peut être fier de nous La Belgique peut être fière de son pays Et fière surtout de ses plages Pas besoin d'aller bien loin pour rêver De plages euh, magnifiques Nous avons une plage qui fait parmi Fait partie pardon du classement des 50 les plus belles plages d'Europe. Ils étaient bourrés quand ils ont fait le truc <rire> <ou quoi> <rire> C'est, je pense, un peu le cas, on est d'accord, parce que dedans, il y a quand même la Grèce, normal okay. tu me diras. Il y a la Plata de Formanton la Mallorca. Ok, ouais, je valide. Il y a le Portugal, sûrement. Il y a hein. le Portugal, évidemment. Il y a la Comporta Beach à Cetubal, le Portugal. Il y a les Calanques de Soukinton en France. Il y a l'Irlande. Tu me diras, jusque-là, on est d'accord et puis d'un coup, il y a la plage de Stans. Pourquoi oh, <rire> Ah Stans, que... en plus c'est pas le plus cher Non, on a vu c'est parce qu'il y a une grande étendue de sable. Ouais, tu, vois, tu peux vraiment ouais. bien te promener. L'eau décrit plage. en fait comme le une, le une place, plage fa, une plage pardon, familiale. Ah, voilà. Super, super. Sauf qu'il n'y a personne dessus. Ouais. s'il était ici si. À Coccyd, oui. Oui. Oh, tu connais Coccyd. Ouais. Oh, c'est mignon. Elle a son placement à elle. C'est vrai que Coxyde, la plage est mignonne. C'est vrai. Ouais, c'est tout euh, petit, voilà. c'est familial. Si vous êtes comme géré, on parlera de... On va avec le clou. Oui. <rire> on va du côté du zuin pour être un peu dépisé. On va parler des gilets jaunes. Ça a fait l'actu pendant des semaines, évidemment. Et ça le fait toujours. Ils se sont fait arrêter des mecs avec une plaque d'immatriculation Gilles et John mais non euh... ils ont fait une plaque Jill et John, Jill et et John. Ça, ça coûte 1000 ah. balles ça ouais, ouais, c'était une fausse le truc c'est que ça s'est pas passé chez nous parce que chez nous on peut faire une plaque personnalisée ouais. Ouais. et non, ils ont fait ça en France où c'est pas lég... y a pas ça n'existe pas la plaque personnalisée en France ah ouais ok d'accord ah, ils peuvent pas faire de plaque personnalisée ah, en France donc ce ça s'en fait un peu grillé ah. c'est bon. malgré Jill et John ici euh, j'adore et enfin on finit avec ça la Star Academy tout le monde avait regardé la Starac ou pas à l'époque Starac française je parle pas ouais, ouais, c'était chaque belge euh, je parle <rire> évidemment de la France française Ah moi je te dingue sur la Le château, ah, Le château il faisait rêver De Damaris Elis Tu oh, envie d'y oui, être non ouais. envie de vivre dedans Il est ouais. démoli? Il... Non, non, dis pas Bonne pas nouvelle Il va falloir se vendre. Il va falloir se marier. On pourrait se marier dedans. Bon, on pourrait on pourrait aller se marier dedans. Ouais. Oh, ça serait ouais. bien. est-ce est que Jennifer elle est toujours là Non, je ah, sais je pas, sais. mais moi c'est surtout le truc qui m'ennuie un petit peu, c'est le téléphone, ça va être chiant avec les invités. J'ai <rire> qu'une minute, faut que je fasse très vite. Alors, je prends en droite au coin, J'avais oublié qu'ils avaient qu'une minute au téléphone ah, avec leur le proche. c'était le truc le plus drôle de la terre. Ça, ah, c'était drôle, ouais, il y avait de, il y avait Ils des scènes. Et tu putain, comprends attendez. rien ouais. c'était magique surtout quand il pétaient des plombs à la prod parce que des fois ils essayaient ils arrivaient à 59 il dit t'inquiète je crois que le mec est parti puis hop ça coupé oh non pourquoi t'as fait ça c'est magique c'est magique la Starac ah oh, ça manque eh, franchement ça pourrait revenir franchement Moi j'aimerais bien ouais. drôle, ouais, Ça oui. serait drôle Surtout euh, à l'époque d'aujourd'hui tu vois, Avec euh, les rideaux-ritournés ouais. euh, On pourra avoir <rire> des pépites Ce serait un si mélange des bêtises, anges Annie. Oui c'est ça Ce serait ah les, ouais. un combo Les anges, les marseillais Et un peu de chanson de The Voice ah là, là, là, là. <rire> Midi sur novembre Et le soleil peut t'attendre Que j'ouvre un peu les yeux Sur toi Je me fous de ce que tu penses Moi je parle à l'évidence Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. L'abîre entend des airs. Crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. Et Dieu sais que je tremble Tu dois te réveiller Sans moi Il est midi sur novembre Nous ne partirons pas ensemble Mon cœur a décidé Pour toi le soleil peut te prendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi il est mis sur novembre nous ne partirons pas ensemble ton coeur a décidé pour moi, c'est Post Malone qu'on va écouter sur énergie avec Sunflower, j'adore ce nouveau titre. Ça va arriver il y aura un petit Maximo. Ah oh, ça fait longtemps. Ah c'est bon, on va faire Maximo. le jeu on va faire le jeu de Tiffany mais en version normale. Oui, <rire> le jeu des 5 secondes mais version euh, ce qu'on connaissait bon. déjà en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Maximo dans un petit instant Post Malone jeudi. on a la pression d'habitude les 69 les crooneurs du 69 n'ont pas cette pression mais là ce matin on a la pression mais je suis pas bien moi c'est surtout que c'est pour les Red Lions on a envie de faire les choses correctement on a envie de faire bien là pour le coup on n'a pas fait une chanson humoristique on a vraiment fait une chanson de remerciement pour les Red Lions on va vous chanter ça aux alentours de cette h et c'est là ça sera sur un titre très connu je vous dis pas quoi mais très connu je vous dis pas c'est une reprise mais il faut dire que la note est haut ça va être dur je vous le dis mais on va donner tout ce qu'on peut ça sera dans quelques minutes t'attends juste c'est le Get ready for the Les plus gros hits de la maison. Quand pas là, toi, là, où les, mots fous, les âmes. si tu l'entends, ça, je te oh. les plus gros hits en voiture. <mérite> les plus grands hits au travail. Voudrais que ça dure cent Que jamais la raison n'atteigne. Énergie. C'est la Playlist Énergie. Playlist Énergie. <c 'en> Hit Music Only. Quel sera votre cadeau à seulement 69 euros gram. Une PlayStation 4 Pro à vous de choisir sur Proximus.be. Valable pour tout nouvel abonné Internet qui opte pour tout Ibus. Vendez vite, achetez mieux tout nos magasin sur cashconverters.be C'était le soir de Noël, où la magie opère dans les chaudières. Tous étaient venus libres à charger du chaudière. Mais à table, l'ambiance était devenue complètement chaudière. Un problème de chaudière peut gâcher vos bons moments. Pour l'éviter, découvrez la garantie chaudière de Luminus sur luminus.be. Vous aimez la bonne musique, mais vous écoutez seulement celle qui vous fait vibrer. Quel que soit le volume sonore, vous l'aimez encore plus fort. Vous donnez le ton, vous bougez toujours à votre rythme. Ne vous contentez pas de l'ordinaire, vous êtes extraordinaire. Soyez épique. Voici votre nouvel Audi A1 Sportback et son système audio 3D bluffant. Déjà disponible aux conditions salon chez votre distributeur Audi. Epic Mode On Marie d'Ethias, bonjour. Oui, bonjour. Euh, j'ai eu un accident et j'ai des palpitations. Oh, mais si c'est à cause du stress, rassurez-vous, chez nous, vous ne payez pas de franchise. Ah, oui, je sais, c'est super, mais euh, voilà, c'est l'autre conductrice. Euh, comment ça Oui, mon cœur s'emballe pour elle. Mon cœur me chante. Une Omnium sans franchise, c'est le coup de cœur assuré. Vous aimez Etias aussi. Demandez maintenant une offre et recevez deux mois gratuits sur notre assurance auto. Et sur A la fois responsable de magasins et livreuse, elle sait tout faire. Elle, c'est Marie-Paul. Marie-Paul Ivalante, vendeuse de primeurs. Elle a plus d'une corde à son arc avec son nouveau Citroën Berlingo Van équipé de 20 et d'à la conduite et de la navigation connectée. Nouveau Citroën Berlingo Van. Comme vous, il sait tout faire. Élu International Van of the Year 2019, disponible en deux longueurs à partir de 129 euros par mois. Et 50% sur toutes ses options. Citroën. Offre réservée aux professionnels. Conditions sur business.citroën.be On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Pas d'embûches sur la route, mais plutôt de délicieuses bûches glacées. Et au meilleur prix chez Intermarché. 6h46 sur Énergie dans un petit instant post-Malonne. Nous allons jouer au maximum, un maximum de mois à vous faire deviner en 30 secondes. Ça va arriver. Avancer un point sur les routes ce matin, ça donne quoi Yannick Ça roule plutôt bien ce matin. On signale un accident sur la 8 à hauteur de r en direction de la France. Le passage est difficile, évitez la zone si vous le pouvez. Enfin un autre accident. L'entrée est bloquée sur la E17 à hauteur de Moucron en direction d'Île. Bon réveil Avec le 69 sur Énergie. Hei! 50 sur Énergie Fédère qui va arriver dans un petit instant avant ça voici le maximum Maximo Maximo Maximo, Maximo Maximo Maximo Maximo Maximo Maximo Maximo gros budget dans le générique ouais. Ouais. Maximo tout, <rire> tout, rend, pas tout ce qu'on peut choper d'autres trucs on... <rire> <rire> bah, ça va bien en plus ça rend bien bah, bien vient jouer avec nous ce matin au maximum Alors, il y aura Maxime d'un côté du ring, qui ouais. travaille comme entrepreneur de jardin. Il est avec Laura depuis 4 ans et demi, qui elle est enseignante. Il aime beaucoup les jeux vidéo. et Il vient d'ailleurs de télécharger le jeu Red Dead Redoption 2. Oh, de... tu vas kiffer mon salaud. Oh, ça c'est un bon oh, jeu. Oui. Oh, ta copine oui. va te quitter. Oh. <rire> elle va moins apprécier. Bonjour Maxime. Salut. Salut. Salut. Maxime. Oh. Maxime, Maxime. Oh. Ça va Maxime ce matin Oui super Un peu dur le réveil Un peu dur mais il faut se réveiller pour pouvoir travailler C'est euh, ouais, ah, beau ça, c'est beau, c'est une belle phrase Maxime, ce matin tu seras face à qui Et de l'autre côté du ring Anaïs qui travaille comme chauffeur routier partout en Belgique Elle est en couple avec Pierre depuis bientôt 5 ans et elle adore faire la cuisine Sa spécialité d'ailleurs c'est le poulet aux Xerès Elle aime le cinéma et son film préféré c'est Red Rose de Stephen King Alors, Avec un poulet aux Xerès on est dans le Maximo On est ah. dans l'ambiance remède <rire> C'est comment le prénom, pardon Anaïs. Anaïs. Anaïs. Anaïs, bonjour Fifou bon Bonjour Ça va bien, Anaïs, ce matin Oh, super Elle ouais, est Ça s'entend, on la voix le sourire, le smile, la pêche à banane. Et ouais <rire> Anaïs, Maxime, vous allez vous affronter au maximum ce matin. Chacun va devoir choisir avec qui il a envie de jouer. Qui va lui faire deviner un maximum de mots parmi l'équipe Anaïs, honneur aux femmes, tu peux choisir Il y a le choix entre Tiffany, Frisco ou Jérème Alors moi je vais prendre ma préférée C'est Tiffany wow et on Maquette. va faire une équipe euh, Girl power Anaïs bah, Je vous souhaite yeah. tes filles Anaïs avec Tiffany et Maxime, il reste Jérème ou Frisco oh, Jérème, Jérème okay. Maxime avec Jérème Tiffany avec Anaïs ah. Maximo, en 30 secondes je rappelle Honneur aux demoiselles Allez. Anaïs, Tiffany, prends le bocal, ma petite Tiffany Et je mets tir pour prendre le bocal Qu'est-ce que j'en peux plus dire et, et ça veut dire que pendant deux semaines, on va plus la voir Oh, le bonheur Oh, oh quel le bonheur, bonheur. Ça, On a eu des vacances je vous enverrai des vidéos Non, non, non, non, non, non, non, non, non, je, non je te jure pas. que je <rire> <rire> Tiffany, Allez, maximum de mots à faire deviner à Anaïs en 30 secondes Are ready Yeah C'est parti. Allez, c'est parti. Anaïs. Alors, c'est elle porte un une un, un flambeau et elle est aux États-Unis. C'est là Non, ah, non le, euh, la place <rire> de la liberté. Ça c'est boule. Alors, ne le matin pas, ne crie ouais, pas. Pas, oh, oh, Le petit pas, de crier pas. Le matin la la tu, la la la tu ma en bois, c'est brun et ça sent super bon. Le matin, c'est brun. Et tu en bois pour te réveiller ou pour te donner la pêche. Quoi Un café. Ouais. Alors il a, tu il pèse 400 kg et il y a de, de la viande du haché, des salades des tomates c'est du pain c'est oh. on, oh, on, on est content que ça s'arrête hein Parce es. que je suis stressé mais tu cries on n'a pas besoin de crier on t'entend mais oui elle oh a pas encore qu compris le but d'un micro en fait, oh, là, là, ouais, en fait. Ah, ni de la radio en fait j'ai le sang pour péter <rire> j'ai le sang pour péter ça fait deux pour toi Anaïs ce matin avec Tiffany c'est pas mal Mais oh, c'est pas... Pas, ouais, bon. pas top C'est pas top hein, ça, Maxime Ça casse pas la baraque hein. Maxime non, non mais on, je, je pense qu'on va faire mieux Je ah pense ouais, ouais, qu'il y a moyen dire, de faire Sans blague J'ai aimé avec Maxime 30 secondes C'est parti Alors euh, ça, ça se mange J'adore ça C'est avec du pain Et une viande au milieu C'est un Hamburger Ouais euh, euh, après, le, après le mois d'août Il y a le mois de Sept Ouais Euh, les filles, elles mettent des chaussures à Salon Oui euh, Le chat, il va faire pipi et caca dans une Litière Oui euh, euh, Quand ouais. tu joues cet instrument, c'est euh, un instrument à vent et alors ça fait... <rire> <rire> une, une flûte Oui, c'était une flûte, mais c'est trop tard Ça Après... fait quand même combien de mots 4 Quatre. Quatre mots C'est quand même po, po, po, po, mais po, po, mais oh. Non, mais sans déconner Franchement, on, va, re on universe, va reprendre la vidéo hein. On va faire un zoom sur Tiffany Pendant que tu fais le maximum <rire> Elle a le seul fois un milliard Mais t'as des mots super simples C'est juste quoi. que je suis moins stressé que toi Je suis plus posé Je me concentre voilà. ouais. voilà. ouais. J'ai vu en Tiffany Le regard de la Belgique après le match contre la France. <rire> Toute la Belgique était dans les yeux de Tiffany. <rire> oh, incroyable. Eh ben, Maxime, cadeau pour toi ce matin. On te laisse choisir parmi les cadeaux du 69 Et tu sais quoi, Naïs Je suis sympa ah, quand même. Je t'offre la dernière compil énergie. Wow Ah, super <rire> Avec plaisir. Parce que tu as choisi Tiffany. Mythe plaisir. On vous fait des bisous, et <rire> de Bonne journée. Bisous. Salut, bisous. Salut. bisous. Bisous. Once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the high truth. -huh. I found that game strong, strong. on my face. I Tell them don't go, we love, we love, that's my place There's nothing to it, I, I, just do it Nothing but love under the sun uh -huh. And once we run the show, sure. everyone will know That we will be the ones that hold the highest once we run the show, everyone will know That we will be the ones that hold the highest truth sure. Oh uh -huh. in my heart a rain of light that lights up the dark when I step to it I I, just do it nothing but love under the sun uh -huh. and once we run the show everyone will know that we will be the ones that hold the track. And once we run the show everyone will know that we will be the ones that hold qui monte à quelques dans quelques minutes assez torse, on va chanter ensemble pour les Red Lions qui ont été champions du monde, on est très fier en hockey. On va chanter pour les remercier. Ça y va, on prend Cabello et c'est quand c'est et je peux vous dire qu'il y a une pression de dingue dans ce studio. Oh, je suis pas bien. On n'est pas bien parce que la chanson est difficile et on a envie de faire vraiment ça bien. Sortez les drapeaux belges. Chanson pour les Red Lions. Dans un petit instant sur énergie. À tout de suite. It's never your fault With a bang, bang, bang Banks and ranks, Sean DePaul Sao C'est action, vérité T'aimer ou de quitter Et l'histoire est sans cesse Répétée Qui commettra la faute Qui de nous deux à la porte On dirait bien que l'enfer C'est les autres Tu sais, tu sais qu'on en a Tu sais, tu sais qu'on en a Etve on se renvoie la balle et tout retourne normal jusqu'à ce que tu tires la rouge est mal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 ici des idées cadeaux pour chacun et tous les budgets trouvez-les chez Creffel ou sur creffel.be/cadeaux creffel les meilleurs prix service compris on va chanter pour les Red Lions dans un instant il y a un quiz de la dignité aussi qui va arriver je sais pas sur qui va tomber du dossier aujourd'hui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 L'actualité de ce mercredi 19 décembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. Le Roi doit consulter aujourd'hui les présidents de parti. Il a déjà annoncé hier soir qu'il tenait en suspens la démission du gouvernement fédéral. Il tâchera en principe d'éclaircir la situation politique d'ici demain quand aura lieu une nouvelle séance plénière à la Chambre. Concrètement, des élections fédérales anticipées seront-elles convoquées ou alors est-ce que le gouvernement se maintiendra-t-il sous la forme d'affaires courantes C'est là toute la question. Pour rappel, le Premier ministre belge Charles Michel s'est rendu chez le Roi hier soir pour présenter ses démissions. Dans ce contexte, le fait que le gouvernement soit démissionnaire ne remet pas en question la signature du pacte de l'ONU sur les migrations. La Belgique se rendra bien à New York pour y signer ce pacte. L'ordre de voter oui avait déjà été donné en septembre par le ministre des Affaires étrangères. La NVA n'y avait pas formulé d'objection à l'époque. Le texte précis n'est pas connu, mais la Belgique souligne dans une note le caractère non contraignant du texte. Facebook a octroyé à des géants de l'Internet un accès plus important aux données personnelles et des accords spéciaux entre Facebook et ses partenaires privilégiés, exemptaient ces derniers des règles du respect de la vie privée. Amazon, Spotify ou Microsoft ont donc eu accès à des messages privés de certains utilisateurs. C'est le New York Times qui a fait ces révélations. Elles sont basées sur des documents internes et des entretiens avec d'anciens employés. Dans le scandale qui touche le football belge, l'ancien agent de joueur Dejan Velkovic a livré toutes ces informations aux enquêteurs après 12 jours d'audition. L'agent de joueur professionnel a divulgué ses contacts et toute sa comptabilité. Le Le résultat de ces interrogations serait néfaste pour de nombreux autres agents, joueurs et entraîneurs, selon la presse flamande. Et enfin, en foot hier soir, on jouait en Coupe de Belgique. Gant s'est facilement imposé 1-3 face à Saint-Tron. Le club gantois se qualifie donc pour les demi-finales de la compétition. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Oh oh. C'est sur NRJ, bonjour Bonjour Oui Oui, ce sont les fêtes Oui, Noël approche Nous sommes le 19 Six jours, six jours exactement les compagnons Six jours et c'est Noël Et on est là avec toute l'équipe On dirait comme chaque matin, quel bonheur d'être avec vous It's the most wonderful time c'est une belle période en période ah des bon fêtes. Bon oh moi j'adore, j'adore. C'est ça sent l'amitié, ça sent l'amour, ça sent le partage et ça sent le sapin aussi. Même euh... entre le, même entre voisins, tu as envie de dire bonjour, ouais. ça va alors que tu le détestes. Bonjour, bonjour, bonjour. <rire> Et oui, non, c'est une très belle période, j'aime beaucoup. Voilà, on va fêter ça avec vous évidemment vendredi, émission spéciale en public avec Alice Under Roof qui sera notre invitée et nous avons un objectif très clair, arriver à 10000 personnes sur Instagram parce qu'on vous réserve une surprise de dingue personne s'y ouais. attend il suffit de venir d'en retrouver et c'est les fifous du 6-9 sur énergie tout simplement bisous à Paul d'ailleurs qui vient d'arriver on vient de dépasser les 9515 ah, beau, beau ça c'est beau ça enfin Big Up tiens allez, à tous ceux qui nous rejoignent maintenant sur les fifous du 6-9 sur énergie tout simplement euh, et il y voilà, a vous... Nico Lacroix qui nous a rejoint Big Up à toi Raphaël à Sylvie aussi à Jennifer dans les derniers qui sont arrivés les fifous du 6-9 sur énergie pour nous retrouver dans un petit instant nous allons pousser la chance honnêtas pour, pour les Asian. lions c'est oui c'est juste après Camia <rire> Bello Camia Cabello Camilla dans Bello. dans 2 minutes 50 bisou à toi Audrey qui vient de nous rejoindre et fifou du système sur énergie pour nous retrouver bisou Audrey Je vais la force, c'est beau j'adore, je te Il y a Martin qui vient nous rejoindre aussi qui a une belle voiture sur sa photo de profil. Je pourrais faire une émission entière terrain qu'à mettre des musiques de Noël aujourd'hui. clairement, j'adore. Je suis d'accord. Big up à Sarah, à Cédric, bisous les copains. À Thibault. Et ben voilà, je fais les bienvenus les fifos du 69 sur énergie pour nous retrouver. On live au prénom à l'antenne tout simplement dès que vous arrivez. Bisous Ali, bisous Cindy, bisous Rémus you Lonely parallels and a stranger's bare little voices in my head Sacred keeping, stopped the bleeding Lost a little weight because I wasn't eating All the souls that I can listen to to tell the truth Loving you was young and wild and free Loving you was cool And high and sweet Loving you is sunshine Safe and sound A steady place to let down my defenses But loving you had consequences Hesitation, awkward conversation, running on low expectation, every siren that I was ignoring, I'm paying for it, loving you was young, and wild, and free, loving you was cool, and high, and sweet, loving you. Sequencies I'm loving you was qui découvre la radio qui n'a pas compris quand c'est rouge c'est qu'on est à l'antenne <rire> non parce que c'est dans mon micro le disant à... oh, oh poissonnière voilà dans ce que je t'aurais vu comme deuxième job oh, ouais, ouais, ma... non maraîchère maraîchère le culot de mandarine à 2 euros c'est ah j'ai fait ma aussi. Ah ah ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. on en apprend tous les jours avec Tu as des restes Léa <rire> Léa passé qui va kiffer dans un instant. Dis-moi faut pas vecher tu veux. Alors j'en reviens, naturel, il revient galop Nous allons pousser la chansonnette je vous cache pas qu'à 7h9 j'ai une petite pression ah, je suis bon, pas bien bah, après aux toilettes j'aimerais <rire> déjà comparer, <rire> vous plaîre un maximum d'applaudissements pour les Red Lions ouais. vraiment, parce que bravo les gars vous nous avez rendu fiers c'était le du monde c'était le feu hier à la Grand place ouais. c'était blindé bravo les gars merci grâce à toi Yannick il y a eu énormément de monde sur la grande place c'est entièrement grâce à moi ouais, ah, ouais, ouais toi tu dit... beaucoup cette équipe ouais, tu, tu, tu l'aurais dit tu l'aurais dit dans les infos d'hier allez tous à la grande place ouais. du coup ils ont tous été et nous avons décidé d'écrire une chanson Sur les Red Lions Pour les remercier Pour ce bon moment Et nous allons pousser La chansonnette ce matin Pour vous Sur une chanson connue Sur une chanson très ouais, connue Il nous a saoulé avec la France Mais nous on va le saouler Avec la Belgique voilà. <rire> Une chanson très connue Vous allez la reconnaître direct Voici le retour des crooners Du 6 Pour votre plus grand plaisir C'est les fifous ce matin Qui chantent Pour les Red Lions <musique> Ici c'est la suite Prouvant, Ça Ouh. fait deux jours On stresse pour cette chanson C'est aigu <rire> mon pote Oh là je reçois des coups de fil Je sais pas si c'est bon si <rire> Vous pouvez écouter oh, voilà. Ah oui Ah moi aussi C'est <rire> ouais, sur... le patron Il a dit Coupez tout les gars Vers <rire> la mesure du temps On attend pas maintenant Mais les pages qu'on S'écrivent dans les tourments On se laisse porter par le vent J'ai jamais d'temps quel sens Si la route est longue la vue en vola distance Si on rêvait plus loin Yeah, I de se réécouter de cette chanson qu'on a fait il y a quelques minutes ah bah si vous venez d'arriver tant mieux j'ai envie de dire vous n'avez rien loupé oh non, que, était bien... on était pas mal euh... je tiens juste quand même il y en a un seul qui s'est planté mais il y en a qui ça ne pouvait être que lui mais oui il y a que lui qui Jérème mesdames et messieurs Quoi le gars mais évidemment oui. écoute ça Ah, tu as de la chance c'est passé Tant, Je te le remets parce que ça vaut quand même ça vaut son petit pesant d'or cette histoire. Y'en a qu'un qui devait garder le rythme c'était géré mais on avait une phrase à donner. <rire> non ça après ça après ça Et le mec là tout sauf pas d'autre écoutez bien. Vincent ouais. <rire> Vincent Sans courage résultat de la presse. C'est la chanson qui vient C'est ça. C'est <rire> là écoutez bien. Ramé <rire> Ouais bon, on n'y arrive ouais, pas. Pas. Ça m'a saoulé ce Le mec il veut me faire Écoute un truc Ça prend oh 10 ans Oui d'accord, je me suis planté Ça oui, arrive voilà. tout le monde. On mettra la vidéo quand même En podcast Évidemment en Ça vidéo va arriver en vidéocast Sur notre page Facebook C'est les fifos du ouais. 6 sur énergie Pour nous retrouver Range cette crosse de hockey Tu me fais peur Jérôme C'est un stick de hockey monsieur Pardon Lux, <rire> lud, Luxury Ça va arriver dans un petit instant Et on va faire un quiz de la dignité euh, Je sais pas avec qui c'est Mais voilà On va voir ça dans un petit instant Qui va donner du dossier sur lui ce matin Ça arrive juste après C'est le 6- -9. Téléchargez maintenant l'appli Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie pour le sport. Énergie Nouveauté. Énergie Relax et beaucoup d'autres comme Énergie Hit 90. Visitez les années 90 et écoutez votre radio musicale thématique Energy It's 90 sur l'appli Energy Belgique et sur energy.be. L'interdit, l'interdit, l'interdit. Osez le frisson de l'interdit. Le nouveau parfum. Givenchy. À l'hiver Rien de plus magique qu'un sapin de Noël joliment illuminé. Wow. Sauf peut-être les feux full LED de votre nouvelle Opel. Wow. Alors profitez dès maintenant de conditions salon sur toute la gamme Opel lors des deals d'hiver Opel. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit aux meilleures fêtes. Surtout ceux qui ne savent jamais quoi dire quand toute la famille est réunie. Comment ça va Heureusement, avec notre délicieuse biche, vous allez tout de suite savoir quoi dire. Oh, c'est bon Jusqu'à lundi, notre savoureux rôti de gil de biche est à moins 20%. Soit seulement 12 euros les 500 g Carrefour, on a tous droit aux meilleures. Tous vos hypermarchés Carrefour et plus de 500 Carrefour Market et Express sont ouverts ce dimanche jusqu'à 19h. Un quiz de la dignité à suivre sur NRJ après le loup de Luxury et un point sur les routes ce matin Yannick. Le trafic est perturbé entre vos rails, c'est le carrefour Léonard, vous perdez 12 minutes. Un accident sur la A8 à hauteur de r en direction de la France, le passage est difficile. Et enfin, un autre accident, à l'entrée bloquée sur la A7 à hauteur de Moucron en direction de l'île. NRJ You want it down in the six But when I lean for the kiss You said I'll probably send you some pics And I'm like Hell nah Been waiting too long Hell nah I want that cruel cool love Hell nah Been waiting too long Hell nah I want that cruel cool love. Nah, cool love Body and mind Losing all my innocence Yeah body and Something's going wrong it's just incidental it's it. my bad, battle forgot the memo that you never have fun while you're in the limo yeah you want to ride in six you want to dine in the six and when I lean for the kiss you said I'll probably send you some bits and I'm like hell not nah, been waiting too long de surénergie vite à Slimane on écoute ça dans un petit instant dans le 6-9 pour vous et là nous allons se faire un petit 6-9 quiz le 6-9 quiz c'est quoi c'est très simple c'est un quiz de culture générale sauf que le but derrière est de faire tomber un dossier sur quelqu'un de l'équipe et... oui, c'est plutôt le quiz de la dignité oui mais c'est ce que je viens de dire non as dit le 6-9 quiz J'ai dit 6 quiz Oui, ah, alors pardon. ça c'est le vendredi C'est le vendredi, oui je mélange tout 6 quiz <rire> c'est le vendredi, oui c'est vrai, pardon Le quiz de la dignité et donc on fait tomber du dossier sur l'un euh, ou l'une de l'équipe On n'a rien écrit les gars, on n'a pas décidé de qui, de quoi, pourquoi, comment Je sens que ça pue pour moi, c'est ça Évidemment. évidemment. Oui. <rire> évidemment, oui. c'est pour toi aujourd'hui, euh, Monti Marco. Là où je suis un peu rassuré, c'est que les vrais dossiers sont chez moi à la maison. Donc euh, oui, voilà. Mais ouais, n'oublie ouais, pas, pas que moi j'ai déjà été euh, chez toi. Ah le mec qui m'a cambriolé. <rire> oui, j'ai déjà été chez toi et je connais ta maman. Tu pas sérieux, je connais ta maman. Montre-moi. C'était bien tu adolescent Adolescence, ça allait Non, c'est pas cool si c'est ça Si, si, si, évidemment J'avais une tête de rat, de déterré J'étais affreux Détéré qui avait de l'acné Oh mec, non Mais t'as pas changé d'un poil Pitié, je sais pas si je dois le prendre comme un compliment L'acné, ça allait à l'époque Ouais, ouais c'est bien. Ah, oh, tu t'as, tu connaissais <rire> Vous n'avez pas eu vos tronches, vous avez un bout quoi. Ils sont tarés. T'as eu sa mèche, on euh, a fureur. Il n'est pas bien. Antoine, bonjour. Salut les pifous. Salut. Salut oh, oh je va? suis pas bien d'un coup, tiens, de... bizarre. Ouais. Antoine ouais, non, tu... Tu peux t'accrocher, Marco. Il y, a, il y a du dossier sur toi. Ouais, merci, Antoine. Euh, bon, on va faire le quiz. On fait ça, vu de feu. Si t'as pas les réponses, t'efforce te, pas, Antoine. T'inquiète pas. C'est pas grave, vu de temps. On, on va diffusera chercher, quand va la photo. <rire> non, non, non. Ah non c'est le concept. Hein, il faut qu'il est bon. Sinon, euh, pas de photo. OK. Pas de bonne réponse, pas de photo. Pas de photo. Okay. Pas de Allez. <rire> Parmi ces acteurs, lequel n'a pas joué le rôle de James Bond Est-ce que c'est Jude Law ouais. ou Daniel Craig Jude Law. Allez, merci. Au revoir. Okay. Il est dégoûté. Une bonne réponse. C'est vrai, je suis content. Vous avez mis des questions un peu plus dures quand même. tu avais, est... avais mis quelque chose derrière tes oreilles euh, sur la photo, Marco Mais tais-toi C'est à, à force de mettre ton casque. Écoute-la, Dembo, là. Quelle est la racine carrée Quelle est la racine carrée de 36 6 ou 9 Oui. Ouais, en plus il a la bonne réponse. Euh... Ah c'est ouais, Allez, fait... je, suis dur, je suis au taquet. achève-moi avec celle-là, troisième question, c'est la bonne réponse, on lâche le dossier. Ça m'énerve. Vous avez vraiment fait <rire> des questions les gars. Il <rire> y, a, y, a, y a même y a... le mot respect, il est bafoué dans cette émission. Quoi. Venez nous rejoindre sur Instagram maintenant, on va balancer la photo de Marco. Ouais, vous êtes pas obligés. <rire> euh combien de voleurs Non mais les gars, con... non mais. <rire> c'est bien de voleurs accompagnés à Alibaba, je te donne même pas les propositions. Euh... Ou 40 Ouais, comme par hasard, bah, évidemment. Ouais, <rire> c'est gagné Wouhou Wouhou Oh, c'est vraiment dommage oh, C'est dommage, on va devoir balancer cette oh, photos ben... sur Instagram bah, Les gars, ne <rire> jugez pas, j'ai honte. Non, c'est vrai, vraiment, c'est pas cool. Non, mais franchement... Tu peux avoir honte. C'est vraiment... mais Et ça s'appelle ça des potes, Émar. Non, mais... non, ça s'appelle le cuisse de la dignité. <rire> ouais. Et je dirais même plus, ça s'appelle des amis. Moi, je suis vraiment ton ami. C'est pour ça ah, que je bah le ouais. fais. Hey, tu parles amitié. Allez, au revoir. Euh, Antoine, hey, merci d'être ouais. venu. Hein. Avec plaisir, euh, Marco, je peux faire une dédicace Ouais, tu crois ça toi, certainement pas euh, Je déconne, évidemment Fais-toi plaisir, Antoine allez, bah, je, dis bon, je dis juste bonjour Au déménageur du dimanche Et à toute mon ancienne équipe Je suis senti rivataire au bureau et ben Voilà le message est passé, Antoine voilà. Merci d'être venu ce matin Et merci d'avoir fait ton euh, du dossier allez. Et la photo ça est passée fait, aussi Marco. sur Instagram hein. Eh, Super, les <rire> fufous du système sur énergie Pour aller voir storer Et faire des cauchemars toute la semaine C'est pas faire quand t'es pas là Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi, je ne sais pas faire quand tu pas là. Je n'ai plus un appeur, rien n'a gagné. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout je me semble faux. Quand tu es pas là, ça ne compte pas. Quand es pas là, toi So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 Merci d'être avec nous ce matin Dans un petit instant La Kids Line On va parler de la lettre au Père Noël Ça va arriver Et Lady Gaga aussi Avec Bradley Cooper Qui arrive pour la CD A tout de suite Young Money mm Hand -hmm. on your hand Just on your chest Tangled in bed But I'm feeling you less You know my love ain't free, why do you make believe, why do you sell me dreams, SMS in the morning line? We got it, we got it, we got it, fences, the fire, the fire no longer blessings. I, I woke up on the wrong side of ya. you don't even know that I left, you i love when you're your light no sense my love good running all the mountainside chap alien this one sans curiosité vous n'auriez jamais trouvé à la fnac les cadeaux qui font vraiment plaisir merci c'est gentil mais je peux pas plutôt avoir celui avec l'emballage fnac là FNAC. fnac libérez votre curiosité 7h30 sur Énergie. Dans un petit instant, Lady Gaga et Bradley Cooper, la Kids Line. Oh, je vais kiffer ce moment-là. Ça arrive après l'actu et la météo pour aujourd'hui. Il fera très nuageux aujourd'hui avec des averses. Les températures tourneront autour des 5 degrés ce matin. Ce soir, il y aura un petit peu moins de pluie. Par contre, il fera plus froid. L'actualité de ce mercredi 19 décembre avec euh, Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco. Bonjour à tous. L'autoroute A8 a été fermée à la circulation au hauteur de Marquin ce matin en direction de la France. C'est la conséquence d'un accident mortel qui s'est produit entre quatre camions. Un routier a perdu la vie, les trois autres sont blessés. La circulation était déjà fortement ralentie à cet endroit. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'accident. Le Premier ministre belge Charles Michel s'est rendu hier soir chez le roi pour présenter ses démissions, une réaction suite à la motion de méfiance déposée par les socialistes et signée par les verts quelques minutes plus tôt Charles Michel avait déjà annoncé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 7h32, voici l'Info Énergie, on parle de quoi ce matin Yannick eh bien On va parler du cambrioleur, sans doute le plus bête du pays alors Cet homme a tenté de voler des bières dans un supermarché Ça s'est passé dans la province du Limbourg Le magasin a lui-même publié les images vidéo du voleur en question En fait, quand il a voulu s'échapper, il y avait un mur à franchir Et il a déposé son butin de l'autre côté du mur Ensuite, il devait tenter de sortir en enjambant à la grille Mais son pantalon est resté coincé dans la grille et le, et le mec en fait se retrouvait suspendu à la grille avec la tête en bas et il est resté coincé comme ça pendant un moment. Il a eu l'idée alors de retirer son pantalon pour se libérer, mais il n'y est pas arrivé. Au bout d'une heure, ce sont finalement des passants qui circulaient en voiture, qui sont venus à son secours et qui ont évidemment appelé la police. C'est génial. C est, c est c est génial. Lui, il mérite d'être dans les concontres. Ah oui, hein. lui, il aurait pu être dans les concontres demain, c'est clair. C'est une pépite, ça. Oui, ouais, il est génial. J'adore. Bon, à mon avis, il avait un peu, con, un peu trop consommé des bières avant de, de faire le truc. Euh, <rire> non, mais clairement Lady Gaga, les Cooper, on écoute ça tout de suite. vous souhaite de très belles fêtes planète parfum fan de beauté le 69 sur énergie ça me fait rire nerveusement je veux dire ouais bah va voir ma photo tu vas voir tu vas rigoler mais pas nerveusement je te le dis c'est un mourir de riz il y a Tony qui met sur Instagram quand tu avais besoin de maillot avec qu'à percé tes boutons oh lol Oh, oh la photo dossier Qui m'ont lâché les, les copains ce matin C'est plus des copains Je vous le dis <rires> Allez voir ça C'est les fifous Du système sur énergie Sur Insta et Facebook Merci me Are you happy In this modern world Or do you need more Is there something else You're searching for Oh In all the good times I find myself longing for change And in the bad times I feel myself. tired trying to fill that void or do you need more ain't it hard keeping it so hardcore i'm falling in all the good times i find myself times i feel myself sur énergie Ellie Goulding pour la suite le nouveau Ellie Goulding sur énergie avant ça à 7h37 comme tous les mercredis voici notre rendez-vous du mercredi celui qu'on adore la Kids Line la Kids Line vous avez moins de 12 ans vous pouvez nous appeler c'est 0800 23456 qu'il faut composer c'est un numéro gratuit 100% gratuit vous nous appelez ce matin et nous allons parler du Père Noël C'est dans une semaine On espère que vous avez fait une lettre au Père Noël Vous avez fait votre lettre au Père Noël l'équipe Oui, moi j'ai fait ma lettre C'est ouais, vrai Non <rire> Sans faute d'orthographe oh Je ne sais pas Le Père Noël juge les fautes d'orthographe C'est ouais. un cadeau en moins par faute d'orthographe Donc il faut non, faire ah, C'est pour <rire> ça que je jamais rien reçu J'ai reçu des cougnus moi <rire> Et ce matin nous avons Anissa qui est là Et appelez-nous 0800 23456 Vous venez nous parler de votre lettre Que vous avez fait au Père Noël ce matin Anissa bonjour Bonjour Bonjour Ça va Pernisha Non, c'est Alissa. Ah, ah Alissa. C'est Stéphanie qui a mal écrit, elle met même un N. C'est Alissa, pardon. Alissa, oui. bienvenue ma chérie. Disons, quelle oui. est la lettre que tu as faite au Père Noël Qu'est-ce que tu as demandé dans ta lettre Dis-nous un, un peu, un peu. casque audio. Un Smart Game. À quoi Un Smart Game. Un un smart game. Oui. Ah, ah, un jeu, on peut jouer tout seul. Ah, je ah, okay. connaissais pas ça. OK, ouais et un un, un une tête coiffée une tête à, à, à oh ah on peut te filer Tiffany <rire> ou, ou frisco c'est vrai ouais. oh, toi il y ça devait être de te faire un broching mais moi il y a des fois où je quand j'ai les cheveux un peu plus longs je m'amuse à mettre des élastiques et tout dans mes <rire> <cheveux>. <rire> je je <te jure. rire> et bah est-ce que tu penses que tu as été assez sage pour que le Père Noël passe euh, oui mais sauf qu'il y a Vous était petite, j'avais enfin j'avais colorié les murs de ma marraine. Oh, ah oui, oui, les les murs. murs, ouais. murs j'avais j'avais cassé mon le collier de ma maman. Oh là là Mais c'était il y a combien de temps ça Il ouais. y a longtemps. Euh, oui, il y a longtemps oui. oh, mais alors... Après, tu sais ma chérie, je ne t'en veux pas Il y a quand même les Kids United qui ont fait On écrit, on écrit sur les, les murales. murales Donc je comprends euh. que les enfants ont écrit ça <rire> <rire> Vraiment tout Ça, ils les prennent pour exemple mais oui Alicia, On te fait des gros bisous en tout cas et mais un joyeux sage ah, ben, oh, ça ça mais Je vois ça que t'as eu, eu des bons points à l'école Oui, mais sauf que je suis nulle en maths Ah, mais c'est pas grave, t'inquiète ouais, pas le père Noël aussi, ah. il est nul en maths Ouais <rire> Tu lui demandes il t'en redonne un. <rire> Pythagore ne t'en voudra pas, ne t'en fais pas, Anissa. On te fait des gros bisous, à bientôt, Anissa. Bisous. Bisous, bisous. Bisous. Euh, Harris, qui est avec nous aussi ce matin. Bonjour, Harris. Bonjour, Harris. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Harris Ça va très bien, et vous ouais, Ça va bien. Super. Harris, 11 ans, euh, et je vois que tu as enlevé les cours de néerlandais à l'école. T'aimes pas ou quoi Oh, en fait, ce pas que j'aime pas, mais que c'est soporifique et elle nous donne des devoirs surprises. C'est soporifique. J'adore, voilà. c'est soporifique. Com comment tu dis soporifique en merlandais Moi, je ne savais même pas ce que ça veut dire, soporifique. Ah, ça t'endort. Oui, oui, ça t'endort. Oui. Non, je sais, mais à oui. cet âge-là, je disais ah, oui. pas mot, soporifique. Bon, Aris, 11 ans, quelle est la lettre que tu as faite au Père Noël Quelles sont tes demandes On va voir si c'est réalisable ou pas. J'aimerais bien que le Père Noël... S'il veut vraiment me faire plaisir d'enlever les cours de Néerlandais à l'école parce que vraiment je me sens endormi une fois. C'est magique. J'ai cru qu'il allait sortir un cadeau de malade. Ah bah oui. ouais, non, il veut juste plus de Néerlandais lui. Ah. C'est ah magique. Ah écoute, Aris, ça je sais pas si Père Noël peut faire ce genre de choses, mais bon on verra avec lui. Pardon Et Alors, qu'est-ce que tu dois dire Qu'est-ce que Maman t'a dit que tu dois dire Ah, euh, je voulais passer une dédicace. Ah, magie, euh, ben vas-y, Haris. Euh bon, une dédicace à ma ma de mon prof de mathématiques et euh, à ma meilleure amie Flora. Oh, d'accord. Et, et pas ta prof... prof de néerlandais. <rire> Non, non. Non. Non, non, non. <rire> Bisous à toi Maurice, belle journée Bisous. à bientôt Harris. On finit avec Lina cette kid design ce matin, Lina qui a 11 ans Bonjour Lina Bonjour bonjour Lina, toi je sais pas pourquoi je sens que tu nous as fait Une lettre au Père Noël euh, du top du pépite. top Pépitas oh. oui. oui Tu l'as avec toi Oui non tu, tu, peux. Tu, tu peux nous la lire oui. ou pas C Oui ou, oh. ouais, Allez, lis nous la lettre au Père Noël Pour Père Noël Père noël cette année j'ai été très méchant j'ai eu des mauvais points dans mon bulletin et je frappais mes camarades <rire> ah non pardon ça c'était mon frère <rire> j'ai été sage et j'ai eu plein de bons points pour cette année j'aimerais avoir de l'argent pour mettre dans les choses que j'aime un ipad ou une, ou un ipod Mais mon plus grand rêve, c'était de passer sur énergie. Mais maintenant que j'y suis, je me dois de vous dire. Merci Père Noël et merci Tiffany. Oh oh C'est trop, cool, c est c est trop cool. chou. Va <rire> comme elle a claché son frère. <rire> oui, j'avoue, c'était magnifique. C'est super, bon. mais... oh, super chou ce que tu viens de nous lire là, vraiment. Merci Lina, ça nous touche. Lina, Lina Oui. Ah bah, merci Lina. <rire> merci, Lina. Bah, au revoir. Bah oui, oui On te <rire> fait des gros bisous Lina Et je t'inquiète pas Vu comment tu es très gentil Et trop chou Oh le père Noël, il va passer Il va passer oui. Il va passer Je vais même lui dire Double oration pour euh, Lina <rire> Tu vois les cadeaux Que tu devais offrir à son frère Offre-les à Lina oui. <rire> En version fille de préférence Oui c'est ça oui On te fait des gros bisous Lina Bah il aurait une tête à coiffer <rire> Ils sont géniaux les J'adore je suis fan euh... On t'embrasse fort Lina Belle journée De joyeuses fêtes Lina Ta pensée ça rend Ouais, vas-y, vas-y. Vas Je dédie à ma maman, à mon frère et à tous mes amis de ma classe. Eh ben ah, voilà, le, le message est passé Lina, on te fait des gros bisous ma chérie. Bisous. Bisous. J'adore la Kids Line C'est tous les mercredis 7h35 sur NRJ Vous avez vos petits bouts à côté de vous Vous avez envie Qu'ils passent à la radio Et bien c'est simple Appelez Tiffany 0800 23456 à chaque fois On choisit un petit sujet sans pas Voilà comme ça Vous pouvez parler avec nous En plus c'est gratuit Et c'est gratuit 0 0€ les gars On peut pas faire mieux Vraiment ouais. 0800 23456 Ou alors vous n'enjeuniez Sur les réseaux sociaux C'est les fifous Du 69 sur NRJ C'est un moment Que j'adore la Kids Line Vraiment ah ouais, C'est génial ah ouais, Chaque mercredi qui passe C'est une envie un peu plus d'avoir un enfant. Hein, ma chérie Clin d'œil. <rire> Et comme dirait le roi Lion, c'est l'histoire de la vie, ma chérie. La vie Bof, ça peut pas se sa encore, je <rire> pense. J'ai les goodies le nouveau sur énergie, on revient juste après. On va parler Noël, les copains. Oh oui, je veux qu'on se mette dans l'ambiance. Even though we <musique> know lies close for comfort I had to cut my bitch off she being stubborn I make it no not fuck with you not undercover and when I jump in I'm burning rubber iced out body didn't go to college price tag pop and then you on buy private don't say sorry everyone's watching when you where I am everything's time yeah yeah and Adam Bon mercredi avec nous C'est les périodes de fête, c'est Noël, les petites musiques qui vont bien Le sapin, les boules, les bougies, les guirlandes, les lumières Tout ça, c'est une sacrée ambiance Et nous allons dans un petit instant Je vais vous lire un truc assez incroyable concernant Noël J'ai vu un truc qui m'a choqué Écoutez trop de chants de Noël, apparemment, ça serait pas bon pour notre santé et eh bien, nous allons faire ça ce matin Ah <rire> <rire> Vu que c'est mauvais Et eh bon on évidemment. va faire du mauvais Bah évidemment t'es foutre ou quoi On va se faire plaisir Avec les meilleures chansons de Noël Celles que vous préférez Celles que vous adorez Vous nous envoyez ça 3018 par SMS Ou vous appelez Tiffany 0800 23456 On va donner les notes aussi De l'équipe dans un petit instant ouais. De Prince Karma Côté hip Bon ça c'est pas Noël Ouais oh, bah si Ça peut être Noël hein. <rire> Ceux qui font Noël euh c'est Noël chez Yannick, tu vois. C'est Noël chez moi Oui, ouais, ah, avec Prince Karma. Bah, ok, d'accord. <rire> Yannick, il arrive dans un instant pour vous informer sur le trafic. à tout de suite. Le Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Oh. Les plus gros hits en voiture. Grohite au travail. The shallow, shallow, the Énergie. Hit music. It's music only. Vous cherchez un excellent parfum ou un cadeau beauté à offrir Chez Ici Paris XL, nous nous ferons un plaisir de vous aider en parfumerie ou en ligne. Ici Paris XL, tellement plus qu'un cadeau idéal.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 Si la curiosité n'existait pas, vous n'auriez jamais été tenté d'acheter tous vos cadeaux à la FNAC. Alors ça c'est pour Sophie, et tout cela, c'est des cadeaux de moi à moi Pour les fêtes, découvrez à la FNAC plein d'idées cadeaux pour vos proches et pour vous même FNAC. FNAC, libérez votre curiosité. Je suis en retard, le chef sera furieux. Oh, si c'était moi le patron, je choisirais mes projets. Je moderniserai la société. Vous voulez reprendre une entreprise Nous sommes là pour vous guider. Bonjour patron, j'ai bien réfléchi. Et si on parlait de la reprise 1890 un site internet pour entreprendre en Wallonie. Nous sommes là pour vous orienter. info sur 18-90.be Avec le Happy Ticket de la SNCB, voyagez en train pendant les vacances de Noël pour seulement 10 euros aller-retour. Infos et conditions sur sncb.be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 et pourquoi pas Pour les fêtes, nous étoffons notre assortiment avec la gamme Excellence et ses produits exquis tels que des champagnes, des huîtres et autres délicatesses. Le tout au meilleur prix, bien sûr. Vous ne croyez pas Regardez vite sur aldi.be ou en magasin. Et vous et épatez vos invités. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Le homard et le saumon entier ont toujours priorité. Normal, ils sont en promotion chez Intermarché. De Prince Karma sur énergie dans un petit instant, on va écouter ça 7h51, un point sur les routes Yannick. L'autoroute A8 a été fermée à la circulation autour de Marquin ce matin en direction de la France. Un accident mortel s'est produit entre quatre camions. Un véhicule en panne, la voie de droite est bloquée sur la N4 de Namur à en famen Le trafic est perturbé sur le ring extérieur entre la Hupe et Oularte, vous perdez 13 minutes. à Bruxelles, c'est compliqué entre Forêt et Midi, vous perdez 10 minutes. Enfin, c'est compliqué entre Berthème et Wolu et Saint-Etienne, vous perdez 11 minutes. Allez This is complete and total If, if I show you my, so you let me in? Can you just, just take another train with me? Thanks. Later, bitches. chess matinée avec Énergie, 7h54. Dans un petit instant, on va écouter la suite de vos hits préférés qui vont arriver, notamment avec du marshmallow. Il y a Alice on the roof qui sera notre invité vendredi pour la dernière en public, euh, dernière émission de la saison. Enfin, de la saison de, de 2018. Hein. Ouais, ça être trop chouette. On vous rassure, en janvier, tu crois quoi, toi <rire> <rire> Évidemment. Euh, on va parler de Noël ce matin, les amis, puisque vous le savez peut-être pas, mais écoutez trop de chants de Noël, apparemment, ça serait mauvais pour la santé. Ai ah bon, on va se mettre mauvais, en mauvaise santé. Moi, on, je va, on va se mettre en mauvaise santé. Je suis tout à fait <rire> d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai, une période de Noël passée Évidemment par les musiques de Noël Petite musique de Noël Chacun Donnez-moi le titre que vous préférez ouais Frisco Jingle bell Jingle bell Jingle bell rocks. Ah oui de, de simple bell, Basique ouais, ouais, ouais. Mais c'est terrible C'est terrible J'avoue Là, j'ai trop envie qu'il neige, etc. Et tu vois qu'il y a une personne dans la rue qui me croise et qui me fait « Bonjour, vous allez bien ?»« Ouais, super, c'est génial, c'est Noël, c'est Noël, Noël, Noël vale ouais. dans, !»« Comme dans, dans, dans les films à New York. »« Exactement, tu vois, avec moi, madame sur le bras et, <rire> et mes cadeaux. Oh »« Pas oh comme ça de ta femme, il n'y a pas de respect. Oh, »« <rires> Oh, mais, non, mais là, je parle pas d'elle, toi aussi, là. »« Encore !»« J'aime, as-tu choisirais quoi, toi euh, ?»« Moi, j'aime beaucoup celle de WAM. »« WAM ?»« ouais. Ah oui, euh, ah, ouais, last Christmas » Christmas, I gave you my heart But the very next day You gave it away Et vous dites-nous Quelle est votre chanson De Noël par excellence Vous nous envoyez ça Par SMS au 3018 Alors vous appelez Tiffany Elle vous attend Au standard 0800 23456 Moi j'en ai une Vous allez vous avez, avez foutre de moi Mais j'aime bien moi C'est ma préférée de Noël C'est les mignons Holly Thomas Dani, tu l'as importa. Dani, Dani, da da. Dani, Dani, da da. Tu es toujours fan de quand tu m'as dit Ça fait un peu Aubervilliers. j'adore. Tiffany. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, je suis fan. Tiffany. Ouais. <rire> ça te n'importe comment, je l'adore Ça serait quoi ta musique de Noël oh, préférée non, toi Classique, Maria Carré Maria Carre. ouais bah ah, Ça, oui. ça, ça c'est bizarre, mais on l'a pas du tout reçu par SMF le 38 Ça c'est WAM, ouais, au cas où euh, Maria Carré, celle-ci ouais. ouais, une classique, hein, Cindy ouais. qui Et nous a envoyé ça aussi Et j'avais fait une choré là-dessus Ouais, c'est vrai que tu avais fait les mises ouais. Oh là là, mon dieu Quelle erreur <rire> oh, J'ai envie de mettre une musique de Noël du coup Ah oui, oui. Appelez-moi directeur On oh, met celle-là Va calmer toi qui déchire maintenant. On a jamais été Melly Cunday et puis après on verra. Je vais appeler euh, On l'appelle entre-temps. Appeler le directeur. Bon vraiment. Oui. On va appeler pas on va, on va pas se mettre des extraits de musique de Noël et pas s'en mettre une quand même. Évidemment. Ça serait triste ouais. On écoute Emily Cunday. C'est beau. C'est un beau piano. Mais on n'est pas Cunday, on est Wednesday. On <rire> <'en> peut plus. <rire> You've got the words to change a nation but you're biting it your to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 sur Énergie Marche Mélod et les infos tout de suite de faire un point sur l'actualité, un point sur la météo surtout pour aujourd'hui, ça donne quoi Mais Il fera très nuageux avec beaucoup de pluie aujourd'hui les températures tourneront autour des 5 degrés ce matin et ce soir il y aura un petit peu moins de pluie, par contre il fera plus froid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 de ces interrogatoires serait donc néfaste pour de nombreux autres agents, joueurs et entraîneurs, selon la presse flamande. Enfin, en football, sur le terrain, cette fois, hier soir, on jouait en Coupe de Belgique. Gant s'est facilement imposé 1-3 face à Saint-Tron. Le club gantois se qualifie pour les demi-finales de la compétition. Ce soir, c'est la suite des quarts de finale avec open au stand. Maligne court enfin le gros choc, l'Union Saint-Gilloise qui reçoit l'équipe de Genk.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 Bon écoutez, il faut choisir parce que je dois encore faire les courses moi. Relax Thomas. En décembre, de l'aise livre gratuitement vos courses chez vous à partir de 75 euros. ou passez nous voir si vous voulez prendre l'air. De l'aise, du côté de la vraie vie. Les supermarchés de l'aise ainsi que la plupart des AD Proxi de l'aise seront ouverts les dimanches 23 et les lundi 24 décembre. Cher énergie, bonjour Bonjour Cher ami. Mercredi. mercredi 19 décembre, milieu de semaine, les copains encore 3 euh, jours avec cette journée comprise dedans. À ah, se mettre bonne humeur avant les vacances. Ouais, ouais. Ah, si vous voulez vous mettre plus de encore plus de bonne humeur, allez voir la photo de Martin sur Instagram. Mais non, voilà. Oh Facebook et Instagram On a fait un, On a mis un dossier Sur Marc oh là là. Et t'avais quel âge Sur cette photo Je sais pas on Venez nous rejoindre, rejoindre C'est LéfiFood du 6 Sur Instagram Ou Facebook Il y en a un qui met Euh, D'ailleurs c'est Caro qui met C'est quoi sur ton front que tu avais C'est des antennes Des boutons C'est l'adolescence les gars J'avais 12-13 oui, ans que j'étais chum J'y peux quelque chose moi J'étais chum Il y a Raphaël qui dit Halloween Marco il a même pas besoin De se déguiser oh. Oh. Oh. Je suis méchant allez, allez pas voir ça Surtout pas Si allez voir Maybe I've been I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier When the morning comes And we see what we've become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 And I'm left there with my thoughts And the image of you being with someone else Well, it's eating me up inside But we ran our course We pretend that we're okay Now if we jump together At least we can swim far away from the wreck we may. Voici notre rendez-vous quotidien avec l'argent, avec monnaie, avec la musique. Le, le duel énergie, puisque vous pouvez gagner jusqu'à 500 euros par jour. Il vous reste encore d'ailleurs trois euh, jours, puisque ouais. le duel reviendra dans une nouvelle version en janvier. On vous expliquera tout ça vendredi, évidemment. Oh. Julia, qui est à 2200 euros dans sa cagnotte, c'est exceptionnel. Bonjour Julia. Hello tout le monde. Hello Julia 2002, pas mal, belle cagnotte très très belle cagnotte, elle fait partie du top 5 des meilleurs maîtres du duel, mais attention Julia, il y a Michel qui va venir tenter de te détrôner. Oui, Michel qui est étudiante pour <rire> Donc, devenir. Toi, tu manges une cougnolle au moment du duel, as tu as tout compris. Non non non non, alors du appétit. <rire> Allez tiens 5 bon, Elle est étudiante pour devenir ingénieur civil, elle fait du crossfit en amateur et elle aime bien euh, tricoter donc euh, faire des bracelets enfin tout ce qui est manuel en fait elle aime. Et puis elle adore faire des desserts, sa spécialité d'ailleurs c'est la tarte au citron meringuée. Oh. Et en ce moment elle regarde la série Elite sur Netflix. Donc Julia fait gaffe à ta tronche puisque puisque puisqu'en étant euh, amatrice de crossfit, elle va te mettre une boule de sport dans la tranche. Papa on revient. Aujourd'hui une, une boule de sport. J'en ah oui, réfléchis à ce sport, que tu hein. dis. Ouais. c'est tu sais quoi, <rire> quoi Mange ta cougnolle, c'est ouais. bon. Ouais, non, mange ta cougnolle. Moi toi, c'est mieux ouais, toi. <rire> Bonjour Michel. Coucou l'équipe. Michel Julia, vous allez vous affronter ce matin dans un duel spécial humoriste. En gros, ce sont des humoristes que nous allons entendre et il va falloir retrouver de qui il s'agit. Oh, Très bien. Rien qu'avec la voix. Avec les blagues okay. aussi. Bonne chance à vous les filles, on rappelle la règle fondamentale de ce duel. votre Buzzer, c'est bon Très bon. C'est bien, c'est bien, c'est bien, bien. Premier extrait, on cherche donc des humoristes les filles, bonne chance. Et là, t'aperçois le capitaine écroulé dans les bras du sous-pilote lui-même. Julia. Julia, on t'écoute. Franck Dubosc Mais en fait, tu es pas forte à quoi toi, Julien Il va falloir nous, nous expliquer le ce bullying. Bullying, c'est nul le bullying. Ouais, mais on devra faire des bruits de qui, tu vas devoir deviner combien ils sont tombés. Ah. <rire> Bonne réponse de Julia, c'était bien Fang du Boss. Pour ça, je faisais euh, dans les toilettes, je faisais l'amour avec une hôtesse. <rire> Bah, vous prenez jamais l'avion, quoi. <rire> J'aime bien. Julia, Michel, on continue ce duel énergie. Pour l'instant, un point pour Julia. 100 euros potentiel dans ta cagnotte. C'est bien parti pour rester maître du duel. Mais je sens que Michel n'a pas dit son dernier euh, mot. Non. <rire> Deuxième extrait, les filles, on cherche des humoristes. Tu fais jamais bien. Et ne mets pas ta main Ne mets pas Julia ta main Julia Je pense que c'est euh... le belge... Oh, mon Dieu. Allez, allez, vite. Une réponse. Trois. 2 2 C'était pas putain. Non, c'était pas petit putain. Ah pardon, excusez-moi. Allez, 5 €. <rire> bon, ça va, elle a déjà 2200 € faut oui. donner 5 € dans la cagnotte. Elle les s'en pas. <rire> euh, non, c'est pas ça, Julien. Michel une idée. <rire> c'était pas putain. Euh Diconneck <rire> Non, non, c'était pas Diconneck. C'était un artiste belge. Et qui... je suis sûr que Julien est là hein. Tu étais presque un Julien. Tu pensais à qui Bah, je pensais à, à l'embrouille, mais... Non, non, non, non c'était pas Si ah, c'est pas lui, si c'est l'autre, c'est... François Pirette Tout à l'heure, j'étais derrière Tigrou, j'ai crié Youssouf <rire> <C 'était> <rire> pas... <rire> voilà. Il s'est retourné C'était... Voilà. Oui, c'est bon. pas de souci, Julia. Julia, Michel, on y va, voici ouais, le troisième extrait. en cherche donc des humoristes, matin, dans le Duel Énergie. Il y a un truc que j'aimerais vous, vous vous dire et qui me choque vraiment, en France en général. Oh Oh, ah mais dis donc, personne qui oh, l'a eu Julia pour les fifou alors ouais, euh, non, même pas euh, personne à trouvé dans l'équipe. Ouais, oui. C'est vrai Vas-y. C'est Adams Elle était forte hein, mais vrai C'est Adams, ouais. c'était lui, ouais. Donc, le prof te demande, tu réponds par si perro. Ça passe toujours. Ah, ouais. Exemple ah, pour toi, faut, euh, faut tendre l'oreille hein. Euh, de... possible, euh... <rire> bah, OK. <rire> euh, oui, c'était bien Kevin Adams. Ouais. Dommage. Julien Michel, on est à 1-0 il nous reste deux extraits les filles. Michel, si tu veux devenir maître, c'est maintenant ou pas C'est maintenant ou maintenant clairement. <C 'est effiant. rire> Voici l'avant-dernière extrait. Bonne chance, on cherche donc des humoristes maintenant dans ce duel. C'est sûr, c'est important. Moi, j'aime bien demander aux gens dans la salle ce qu'ils font dans... Julia Elie moon <rire> Non, non, c'est pas Elie Semoun. Michel, une idée Jamel Debouz Jamel Debouz, c'est bien pensé, mais... Non, non, non, non c'est pas ça... Frisco euh, Malik Bentala Malik Bentala Bonne réponse Ça va ouais. comment, comment vous appelez monsieur <rire> Excuse-moi You speak French C'est trompé Vous voulez au musée Grévin What the fuck <rire> Malik Bentala Qu'on a vu dans Taxi 5 Oui ouais, Malik Bentala Humoriste en effet euh, Michel Julia c'est le dernier Allo Oui, oui, on est le bon. jour-là. Un ah peu d'éviter, mettre le là Ah, Julia, on pensait s'en mettre plein les fouilles ce matin. Oui, euh, oui, Eh ben non. non. Eh ben écoute, tu restes peut-être maître du duel, pas donc c'est déjà pas mal, c'est même très sûr, puisque de toute façon, même si Michel fait ex c'est Julia qui avait la première bonne réponse, donc ça sera julien notre maître du duel. Voici quand même le dernier extrait pour sauver l'honneur, Michel. Bonne chance. Il n'y a personne qui se présente en donnant un choix. Il y a personne qui se présente en disant enchanté. Patrico Roberto, fais-toi un kiff. Ah bah dis donc, je vous le remets les filles Il n'y a personne qui se présente en donnant un choix Il n'y a personne qui se présente en disant Enchanté, Patrico Roberto, fais-toi un kiff Vous n'avez pas trouvé les filles Non, je vous l'ai trouvé On n'a pas les que... filles <rire> <rire> On n'a pas dit ça loin là C'est notre PE national, PE qui est là le vendredi Dans la débrief de PE Moi quand je me présente, j'ai toujours droit à des questions de merde L'autre jour je rencontre un gars, je me présente, enchanté, Pierre-Emmanuel Spontanément, le gars me dit Oh merde, et on peut t'appeler comment <rire> <rire> extrait d'ailleurs du spectacle optimiste PE qui sera là vendredi à 8h35 pour le débrief de PE dans Ouh, je sens que cette chronique va être dingue parce qu'avec la démission de Charles Michel il y a de l'actu il y a de quoi oh il y, y a de quoi piquer oh <rire> et bien Julia ce matin n'a pas fait un super duel c'était pas un duel non. de folie il faut être honnête mais un duel un duel le queue mais elle reste notre maître du duel bravo Avec 100 euros en plus dans ta cagnotte, ça fait 2300 euros, Julia, bravo Merci beaucoup, est-ce que je peux juste passer un tout petit mot Bien sûr Marco, ta photo est assez incroyable. Ah, merci. Est-ce que c'était nécessaire Tous ceux encore, faut vraiment les voir sur Instagram. Je crois qu'elle est sur Instagram, c'est ça Oui, c'est Sur Facebook, Instagram. High okay. level, là. Franchement, c'est high level. <rire> Purée, tu te fais même clasher par les auditrices. <rire> Julia, c'est un plaisir de t'avoir. C'était notre maître du duel. Elle repart avec sa cagnotte. <rire> non, elle revient demain. Elle revient demain, évidemment, Julia. Mais merci de rappeler tout ça. c'était pas nécessaire. Rires on te fait des bisous Julia rendez-vous demain 8 h 5 bisous bisous bisous bisous et euh, Michel bah merci d'être venu euh, tenter ta chance et, et tu peux tenter je vous Michel, te... Michel pour te consoler va sur Instagram voir la photo de Marco arrêtez, <rire> arrêtez <rire> non loin de faire ça oh les fifous du 6 ix sur énergie sur Instagram venez vous abonner c'est pas possible c'est pas possible pas possible pas possible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 en place Un éclat dans votre pare-brise Si de l'eau s'y glisse et qu'il gèle, il risque de s'agrandir. Faites-le donc réparer avant qu'il ne gèle. Chez Carglass, cela ne dure que 45 minutes. Réservez maintenant sur carglass.be, aussi via votre smartphone. Si lors d'une fête de famille, votre tante vous propose du foie gras, faut pas jeter le plateau par terre. Insulter votre patron pendant une réception d'entreprise, ce n'est pas idéal pour l'ambiance. Je Vous pouvez éternuer sur les toasts, mais bon... C'est pas très distingué non plus. Oh pardon Et vomir sur le sol en marchant à quatre pattes oh. Merde Ne gâchez pas la fête. Refusez tout simplement le foie gras sans exception, même pour une fois. Mettons fin à la souffrance des canards et des oies. Plus d'infos sur gaia.be Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit aux meilleures fêtes. Surtout ceux qui rêvent d'avoir un Noël blanc. Un Noël blanc Y'a rien de plus simple. Un bon cœur de camilleau, la bien ferme et bien blanc. Et voilà, le tour est joué. Hum... Mmh. Jusqu'à lundi, notre délicieux cœur de cabillaud label MSC est à moins 30%, soit seulement 16,95 euros au kilo. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Tous vos hypermarchés Carrefour et plus de 500 Carrefour Market et Express sont ouverts ce dimanche jusqu'à 19h. Base présente les aventures de Cata Il est fort. Ouais. Il est beau. Ah, merci. Il est un héros pour des milliers de personnes. Ah, moi, je les compte plutôt 1 giga. Il a accompli des missions périlleuses au péril de sa vie. Nous oh, exagérons bien. Pour lui, aucun data ne peut être abandonné à la fin du Moi, il est... Data d'Oggy McMahon Et sa mission... Chez BASE, pour 20 euros par mois, vous avez les appels illimités vers tous les réseaux et 3 gigas Et comme toujours, j'emmène vos restes de data au mois suivant Conditions sur BASE.be BASE Si vous trouvez normal qu'une jeune afghane enceinte, affaiblie par des heures de marche, accouche et agonie sur le chemin de l'hôpital, parce qu'elle n'avait accès à aucun soin maternel près de chez elle, et que vous vous dites, mais pourquoi ces gens font encore des gosses Si vous trouvez ça normal alors c'est normal de ne pas nous soutenir. L'indifférence est une maladie. Ensemble, stoppons sa progression. Faites un don à un médecin sans frontières sur msf.be Bébate, si fou comme j'en ai fait des petits trous pour accrocher le tableau d'Angélique, l'étagère de Karine. Mais tout ça m'a fatigué Alors on m'a rechargé et c'est reparti pour un tour, pour 1000 tours dans du bois, du métal, de la brique qui m'ont définitivement épuisé Rapportez aussi les batteries usagées de vos outils dans un de nos points de collecte. Bébate leur donnera une nouvelle vie. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. La question du jour, suis-je bon pour le placard si j'oublie un cadeau Mais non Vivez la magie des fêtes avec Mediamart Faites vos achats en ligne et passez-les chercher en magasin 30 minutes plus tard, comme cet aspirateur balai AEG pour seulement 11 euros, soit 58 euros de moins Maintenant en magasin et sur Mediamart.be Oui, d'aventure énergie Holymor c'est Snoop Dog, on va écouter ça dans un petit instant, on va faire quoi de beau Le mot gagnant, ça va être chouette Et vos musiques de Noël évidemment, on va s'écouter ça dans quelques minutes. Avant ça, en point sur les routes, Yannick, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible, l'autoroute A8 a été fermée à la circulation autour de Marcin, en direction de la France. Un accident mortel s'y est produit entre quatre camions. Un véhicule en panne la voie de droite est bloquée sur la N4 de Namur à marchand famenne Trafic perturbé entre la Hulpe et Oulart, vous perdez 13 minutes. À Bruxelles, c'est toujours compliqué entre forêt et midi, vous perdez une dizaine de minutes. Trafic perturbé entre Berloss et Anu Vous perdez 14 minutes C'est compliqué entre Berthem et Wolue et Saint-Etienne Et enfin, ça bloque Entre Tournai et Blandin, vous perdez 18 minutes C'est le 6-9 Énergie Le 69 sur Énergie I'll immerse Big Snoop Dog You know we about to make moves You did i walk in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. We get the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink, trying to cover it up. Got the dad dance moves, staying ready for them. Got the bad man groove, go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do you wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself. But that's just a key, let give me help. Trying to cover it up, so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby Cause I can't dance in the way that you do But I got that love that you ain't used to. Hey And when the DJ's getting that song that we grew to Oh my Come and teach me how to dance oh, yeah. DJ play that track, check out my kung fu pics, like I'm under attack I wear my arms like this from front to back, but you've never seen a bad mother dance like that Then you pecking me in, with a kiss on the lips, jump into the middle, come and wiggle your hips My love, take my hand, I give you a spin, step one, step twice, let the party begin I got confidence in myself, but that's just tequila, that giving me help Trying to cover it up, so you never tell, I feel like dancing with you It's your moves, buddy Cause I can't dance in the way that you do yeah. <laughs> But I got that love that you ain't used to hey. And when the DJ's spinning that song that we groove to Oh my Come and teach me how to dance yeah. Dance at the rhythm of the D-O-Dub G and the Thug Watch I be in the club Looking, staring, daring, comparing In my book they say sharing is caring So give me your taste And make your hips just dip to the bass and watch me run the line see what I come to find It's your love that gets in the way that you do Yeah And I got that love that you ain't used to Hey, do When the DJ spins that song that we groove to Oh my, ear. come and teach me how to dance to dans le marche yo bonne journée avec énergie on est mercredi aujourd'hui c'est mercredi 19 décembre et vous le savez quand même que dans moins maintenant 5 jours hein 5 jours On y sera, ça sera le réveillon ouais, vrai, Réveillon bien. de Noël oh, bien Et à cette occasion, on vous a demandé vos musiques de Noël Par SMS au 3018 Vous vous appelez Tiffany aussi 0800 23456, c'est un numéro gratuit euh, On a eu quoi comme message Alors je vous avoue, je suis assez surpris Parce que sincèrement, je m'attendais à ce qu'on ait que des classiques tu vois Des trucs que tout le monde connait ouais. Et ben non, il y a des morceaux les gars, je ne connaissais pas C'est arrivé euh, au 3018 Qui finit par 03, bisous à toi Falling in love at Christmas De Nadine, allez avec nous Nadine C'est Florence C'est Florence ou c'est Nadine ouais, Faut savoir C'est Florence Oui mais moi je parlais de Nadine Ah mais oui pardon c'est la, oui, la chanteuse Nadine ah. Bonjour Florence Bonjour tout le monde Bonjour oui, ça. Salut Nadine ah, mais, que je, Salut. Connaissais pas. je connais pas du tout Nadine C'est qui Euh, ben, en fait, moi je l'ai connue euh, grâce au camp de l'erlandophone J'avais été voir une émission Et euh, Anna Vandre et euh, elle était venue chanter Apparemment c'est une, une hollandaise Ah d'accord Et euh, je trouve qu'elle chante super bien donc, voilà. Alors j'ai l'extrait Bon je te cache pas, on est à 6000 vues hein, Donc ça m'a pas l'air de casser la baraque ton truc <rire> C'est ça Ouais, c'est ça On dirait euh, on dirait des musiques de Disney euh... ouais. un petit genre de contes ce qui court et qui neige. Moi je vois plutôt Ice Cube Musical là, Ouais, ouais c'est ça. Genre quand il vient de il vient de rompre avec sa meuf, tu vois, et la meuf elle fait une petite musique en mode oh, I've me manque trop, j'aimerais trop qu'il me revienne dans mes bras, tu vois. <rire> C'est tellement ça Si ouais, T'imagines ça C'est un peu, kit. ouais, peu, peu kitchoui. C'est ouais. Toutes les chansons de Noël sont un peu kitchoui. Oui, clairement. Hein <rire> <rire> ben Merci d'être passé Florence ce matin. On te fait des bisous. Un grand merci. Bonne fête à vous tous. Bonne fête génial. Bonne fête à toi merci. aussi. Merci, merci Plein de bonnes choses pour les fêtes de fin d'année. Bisous, à bientôt Florence. Bisous. Ouais, bientôt. Bisous, bisous. Alors on a eu quoi d'autre Alors ça les gars, mais qui nous a envoyé ça Je ne connais pas. Hein. Steklovata Novigod Et c'est peut-être numéro 1 dans un autre pays hein. Ouais envie ça On écoute des morceaux Et on voit si c'est dans le pays ou pas C'est terrible ça euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu Chimpbox <rires> Okay. On a des trucs bizarres mais on a pas reçu du David Antoine <rire> On a on a Max Boublil aussi Joyeux Noël, joyeux Noël C'est la fête des enfants Et Évidemment on joyeux va vous le passer Puisqu'on ne peut pas, pas parler de Noël Sans vous passer un petit mari à carré. Évidemment <rire> On va Savoir. le Oui je vous le demande <rire> Christmas tree I just want you for my own all the you could ever know make my wish come Noël vous est offert par le 69 9 Maria ah, Carré, oh, un grand classic pour se mettre dans l'ambiance. On y est la direct. 8h29, DJ Snake arrive dans un petit instant et le mot gagnant à su, juste après les infos. som meg med på es en el bac vamos de colombia a portugal de españa a brasil hasta... Vous n'auriez jamais trouvé à la FNAC les cadeaux qui font vraiment plaisir. Ça vient de la FNAC Oh, merci Ouvre-le d'abord Ah oui, FNAC FNAC, libérez votre curiosité. On ensemble dans un instant. Le mot gagnant aime bien ce jeu. Ça va arriver après l'actu. DJ Snake, côté it. Et la voici, la météo pour aujourd'hui. Pluie et nuages sont au programme des prochains jours. Les températures tourneront aujourd'hui autour des 5 degrés. Ce soir, il y aura un petit peu moins de pluie. Il fera plus froid, température aux alentours. Ce soir, des 3 degrés avec un vent plutôt modéré. On s'informe, un point sur l'actu de ce mercredi 19 décembre. Yannick Farkas pour nous informer. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. Le Premier ministre belge Charles Michel s'est rendu chez le roi hier soir pour présenter sa démission. Une réaction suite à la motion de méfiance déposée par les socialistes et signée par les Verts. Écolo a expliqué qu'il ne souhaitait pas d'élection anticipées. Même son de cloche. Du côté du vice-premier ministre CDNV Chris Peters, il a dit que le gouvernement sera en mesure de fonctionner en affaires courante Amnesty International a dénoncé les dérives présentes sur Twitter. Ce réseau social est un endroit où le racisme La misogynie et l'homophobie prospèrent sans contrôle Voilà le constat fait par Amnesty International L'organisation a réalisé une large enquête sur le contenu des messages postés sur la plateforme 6500 volontaires ont vérifié le contenu de plus de 200 000 tuites Une bonne nouvelle à présent pour les amateurs de KFC Le célèbre fast-food de Poulet et Free ouvrira ses portes à Bruxelles au printemps 2019 Une centaine d'autres restaurants devraient ouvrir en Belgique Pour les besoins de cette ouverture, KFC a fait savoir qu'environ 60 postes vacants sont à pourvoir Pour ça, rendez-vous sur kfcrestaurant.be. Hier se tenaient les Lobby Awards. Il s'agit de ces récompenses attribuées à des leaders qui ont marqué l'opinion belge francophone. Le sélectionneur national des Diables Rouges, Roberto Martinez, a été élu et leader de l'année 2018. Le buzz de l'année a été attribué à Cécile Djunga. Rappelez-vous, début septembre, la présentatrice météo de la RTBF avait posté une vidéo sur sa page Facebook où elle réagissait avec émotion aux insultes racistes dont elle était victime. Enfin, football, ce soir, c'est la suite des quarts de finale de la Coupe de Belgique avec open au stand, Maline Courteret et enfin l'affiche de ce soir, l'Union Saint-Gilloise qui reçoit l'équipe de Genk. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Quand j'avais votre âge, il n'y avait pas le 6-9 sur énergie. Alors... Pas d'excuse. Le 69 sur énergie, 6h9h. Ah bah mamie Monique s'en fait une deuxième jeunesse, je vous l'oubliez grâce à nous. <rire> DJ Stec, on écoute ça maintenant. 8h35. Comment ça va les fifous ce matin Ça va ça super va. bien Oh, ouais. pleine forme comme chaque matin pour vous accompagner jusqu'au boulot, à l'école dans la bonne humeur avec une petite vanille. Waouh oh, wow. Et taquet, ah oui, euh, a oui, de micro là. Oui. <rire> Et d'accord. Ah, Un peu <rire> tard, voici DJ Stec sur énergie. Báilame como si fuera la última pe y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taquita aquí taquita aquí rumba wo o o o music hay flows bailame como si fuera la última pe y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taquita aquí Aquí prende los motores acáos aquí en la discoteca llegaron los anan aquí no le va el puriso sobresale de tu trae nos trajo pancito pa quien viene nos trabaja es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe cuenta que no quiere pero me tiene peonaje el puriso sobresale de tu trae nos trajo pancito pa quien viene nos trabaja es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe cuenta que no quiere pero me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 and tease it and squeeze it when well, my piggy piggyback is hungry. My nigga, you need to feed it. If the tights ain't freaky, I don't wanna to it. And just to let you know, this 290 is undefeated. Ay, he said he really want to see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kind of scary, hard to read. I'm like a Ouija yeah. boy But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You hope I know bitches is broke still. I be talking past shit while I'm popping my GoPro. I'm a whole rich bitch and I like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real.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 sur Énergie, Sean Mendes, on va écouter ça dans un petit instant pour vous. Nous allons jouer au mot gagnant c'est comme ça tous les mercredis à 8 h 30 comme tu Mo Gagnon, qui fait plaisir, qui vient jouer avec nous ce matin, c'est Mike. Mike, qui travaille à la Compagnie des Eaux de Bruxelles, enfin à Bruxelles, il est en couple avec Julie il a trois enfants qui s'appellent Lily, Noah et Amy, la petite dernière. Il aime les sorties cinéma, d'ailleurs le dernier film qu'il a été voir, c'était Les Animaux Fantastiques 2, hein, les crimes de Grindelwald et Les Voyages, c'est ce qu'il aime aussi, sa destination de rêve, ce serait Les Maldives et en ce moment, il vient de terminer la série Sabrina sur Netflix. Ah, sympa. Et Maldive, ouais. tu m'étonnes, ça fait rêver, ça. Bah ouais. Voilà. Bonjour, Mike. Salut, tout le monde. Salut, Salut. Dans un petit instant, c'est Shawn Mendes qu'on va écouter avec Z. J'aime beaucoup le nouveau Shawn Mendes, c'est très sympa, ça. On va écouter ça dans un petit instant puisqu'avant nous allons jouer avec Mike au mot gagnant. Le mot gagnant c'est simple, Mike, je vais te donner un 20 secondes, un chrono de 20 secondes avec une lettre et il va falloir que tu me donnes tous les mots qui te passent par la tête qui te démarrent par cette lettre. Quelqu'un ouais, de l'équipe fera la même chose après et si vous avez un mot en commun, et eh ben ça sera le mot gagnant, tout simplement. Mike. Parfait. Ce matin, tu as envie de jouer avec qui Il y a Tiffany, il y a Jérôme, il y a Frisco. Ah, sera plutôt Jérôme parce que comme je l'ai dit, Tiffany, elle s'emballe un peu et ça va Ça risque de pas trop aller ici et comment ça veut dire. J'adore. Vous avez déjà cerné le personnage après 4 <rire> mois. C'est très bien. Jérémie, quitte le studio. Mike, ça va être à toi pendant 20 secondes de nous donner tout un tas de mots qui démarrent par la lettre, la lettre... Mm, la lettre... Mm, la lettre... Mike. La lettre M. M. <rire> la lettre M. Mike, c'est parti. Oula, euh, montagne, euh, montgolfière, Malaga, euh, une montre, la Malaisie, euh, un malaise, Euh, Montrer euh, Montage Une moulure euh, pff, Moi <rire> euh... eh ben, Franchement, voilà. mon pote, c'est pas mal hein. Honnêtement wow. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ouais Pas mal, attends Franchement, oh, Mike, c'est pas mal Allez, Jérème peut revenir dans le studio euh, oh, Attendre qu'il euh, dise bonjour Jérème <rire> Et nous allons jouer ensemble au mot gagnant avec Jérôme. On espère qu'il va y avoir un mot en commun avec toi, Mike, ce ah. matin. C'est ce qu'on souhaite. Jérôme. Oui, on, oui. on compte sur toi. Hein. Oui, oui, oui, oui. Attends, <rire> je m'installe. Je me concentre. Le mec n'a pas du tout la pression. J'adore. C'est <rire> ça. 20 secondes. Jérôme avec la lettre M. M euh... M mardi euh maman euh, mireille euh, m -m -m maman euh, muraille mur euh mutuelle euh, moto maison euh, allez les gars euh mamie mamie mimonette euh <rire> <Allez les gars, rire> c'est mimonette non mais hey, c'est la lose totale quoi oh là là là là là Mike Il en avait 10 On peut 10. recommencer avec Tiffany Tout <rire> quoi <rire> Allez moto, maman, maison ben quoi. Ben ouais. quoi. Mais non, Il y il avait, avait quoi, quoi Montagne, montgolfière, malaga, montre, malaisie, malaise, montrer montage, moulure et moi Ouais, C'était ouais, ouais, ouais, une, ouais. une autre pensée là Vous étiez pas du tout connectés les deux ce matin Comme ah. quoi ce jeu il y en a plein qui me parlent autour de moi oh, Votre truc est facile bah, La preuve tiens regarde voilà, voilà. c'est pas Pourtant, facile Dix mots quand même qui avaient été donnés par Mike euh, Et Mais. la lettre M c'est pas la plus compliquée de l'alphabet les gars ah, ouais. non, Et ben bon, bon, voilà Échec total euh, Note ah. pour vous les fifous J'suis... de plus jouer avec Jerem Je suis <rire> désolé Mike <rire> On te souhaite une excellente journée Mike Et on te laisse choisir quand même Un petit cadeau de consolation parce que je suis sympa Qu'est-ce qu'on a euh, Tiffany elle me regarde avec des yeux doux ça ça sent la compil, c'est ça Allez oui, Allez exactement Allez la compile énergie c'est pour euh, c'est pour Maïk on t'offre ça mon Maïk C'est gentil à vous Merci ah, à vous À bientôt. bientôt Bisous, Bisous. Bisous. Ciao, Ciao. Oh, I gotta ask them. you got plans tonight I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I, I, can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind attention we could cut it with a knife i know it's more than just a friendship i can hear you think i'm right yeah do i gotta convince you that you shouldn't fall asleep it'll only be a couple hours and i'm about to leave do you got plans i'm a couple hundred miles from japan and i was thinking i could fly to your hotel tonight i, I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans now, I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I, I can't get you off my mind. Un petit install le nouveau guetta avec euh, bébé Rexa j'adore hey oh et très très bon ce morceau le nouveau guetta on va écouter ça sur énergie dans un instant et puis n'oubliez pas vendredi on aura le plaisir de faire notre émission en public on annonce une centaine de personnes ça va être une folie totale ah, c'est complet hein. et Alice on the roof sera notre invitée Notre invité vendredi dans le 6-9 sur énergie Entre 8h et 9h Ça va être sympa en plus Elle a un peu fifou dans sa tête Donc euh, on va bien se marrer je pense avec elle Vraiment On va passer un très bon moment Et en plus on va tous être sapés comme, comme Jaja hein, En mode 31 décembre Donc en mode euh, ouais. J'ai hâte de te voir mon frisco en, en, en costume C'est vrai Je te jure euh, Attends parce que je ne l'ai pas encore essayé Depuis la dernière fois que je l'ai mis Donc du coup il faut vite ah. que je le fasse C'était ta communion Euh, non non comme <rire> parce que là je te le dis tu rendras putain <rire> Dans un instant GTAio énergie on se fait un petit top of the top of the world c'est terrible ce jeu c'est on a des extraits musicaux il faut deviner c'est numéro 1 mais dans quel pays ouais, on joue à cool. ça juste après le Vous savez que votre radio est allumée sur énergie parce que vous entendez les plus grands hits toute la journée vos hits préférés toute la journée à la vie, à la vie. Energy. Energy. It music. It's it, it, music only. Macro, flash info. De la petite attention à l'immense cadeau, de la bougie à la déco de table professionnelle, sans oublier la vaisselle à la pièce ou en lot, Macro, c'est aussi le plus grand marché de Noël. Alors professionnel ou particulier, avec ou sans numéro de TVA, demandez votre carte sur bienvenuschezmacro.be Macro, vous avez tout d'un pro. Jusqu'à dimanche inclus chez Macro, le plateau gourmet est à 8,95€ le kilo. Pour tous It's the most wonderful time of the year Ok, s'il y a la file Les routes sont difficiles Tout est bloqué en ville It's the most wonderful time of the year Avec les offres illimitées Orange Vous n'avez pas fini d'aimer Noël Orange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 FNAC, libérez votre curiosité. Bonne chance de fin d'année avec la Loterie Nationale. Bonjour, comment allez-vous Je suis le hibou du loto de Noël et j'ai une nouvelle épouse toufflante. Il y a en effet 2 500 000 euros à gagner ce 24 décembre grâce à notre loto de Noël. Ouhou, mmh. c'est le cas de le dire. N'oubliez pas de jouer au loto extra. Jouez maintenant à notre loto extra de Noël du 24 décembre. Il y a 2 500 000 euros à gagner. Chez Eneco, nous sommes fans de l'énergie du soleil et du vent, et aussi de nos clients. C'est pourquoi nous nous coupons en quatre pour réaliser vos voeux de Noël les plus verts. Je souhaite une mer plus propre pour tous les poissons. Moi, je souhaite des lumières de Noël à l'énergie verte. Et moi, je souhaite un avenir durable pour tous les enfants. Partagez votre voeu vert sur eneconoël.be. Soufflez aussi fort que vous pouvez, et il deviendra peut-être réalité. Pierre d'Etias, bonjour. Oui, bonjour, j'ai eu un accident. Oh là là Non, ne vous inquiétez pas, chez nous, vous ne payez pas de franchise. Oui, oui, je sais, mais en fait, c'est le conducteur d'en face. Il est... roule là là Oh là là, il va bien Oh, il est beau Oh là là, j'ai envie de chanter Une Omnium sans franchise, c'est le coup de cœur assuré. Vous aimez Etias aussi Demandez maintenant une offre et recevez deux mois gratuits sur notre assurance auto. Info et conditions sur etias.be Ah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 On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Les escargots ne sont pas sur la route, mais en rayon et en promotion chez Intermarché. Guetta et Weber avec ça sur NRJ, on va un petit top of the top of the world, c'est très sympa ça on vous fait écouter des morceaux et il faut deviner dans quel pays c'est numéro 1. ça va être très sympa ça sera juste après un petit point sur les routes Yannick ce matin ouais, l'autoroute A8 a été fermée à la circulation hauteur de Marc 1 ce matin en direction de la France accident mortel s'est produit entre quatre camions un accident également sur la A54 de Nivelle à Charleroi, le trafic est perturbé également entre Custine et HN vous perdez 11 minutes, on signale une manifestation de gilets jaunes les conditions de circulation sont difficiles sur la U429 de Tournai à Lille, le Le trafic est perturbé sur le ring extérieur de Bruxelles entre Waterloo et Houlart, vous perdez 13 minutes. Et enfin, c'est compliqué, entre Ville-sur-N et Nimi-Mézières, vous perdez une dizaine de minutes. sur énergie Jason Derulo qui va arriver dans un petit instant et nous allons nous quitter en beauté Avant de faire le Hakuna Matata de la fin, évidemment. on va faire un petit top of the top of the world. C'est-à-dire, en gros, on a été dans d'autres pays. ouais Un peu comme l'Euro 30 qui a sur énergie. C'est exactement ça, c'est pareil. On prend les classements dans d'autres pays et on prend dans le top, on va dire le top 10, les meilleurs, les gros ouais. hits, même top 5, j'ai envie de dire, de ce qui cartonne à l'étranger. Dans la langue étrangère, évidemment, parce qu'évidemment, imaginons, il y a Ariana Grande, évidemment, peut-être qu'elle est première. On va pas prendre Ariana Grande parce que tout le monde la connaît. Évidemment. Voilà. Évidemment. T'as dit beaucoup évidemment <rire> ouais, ouais, <c> bon. <rire> je d'é Je me compte quand je l'ai dit et puis j'ai dit, il faut que j'arrête ma phrase. <rire> Alors, euh, à nous de trouver, vous pouvez jouer aussi euh, évidemment avec nous ce matin. On va chercher dans quel pays, d'où vient cet extrait. Vas-y. Tiffany. Oui. Espagne. Non. Plus loin. Jérôme. Oui. Amérique du Sud. Oui. Marquard. Ouais. Colombie. Non. Tiffany. Non. Ouais. Les îles Non, non, c'est pas portugais là-bas Argentine Non ah, Venezuela Non, c'est là la... Oui, on y trouve la cordillière des Andes Jérôme Ouais euh... Jérôme que du coup ah, il hésite Ouais ça, <rire> Histoire de pas le, passer pour euh, un verreau La cordillière Mais la Colombie euh... Non Il y en a Oui, mais c'est pas celui-là <rire> comme si je te dis les Alpes Il y a trois pays où il y a des Alpes mais... L'Uruguay, voilà. l'Uruguay Non Paraguay Le Chili, ah oui, oh, le chili mais, mais le chili, ouais. on l'a oublié celui-là, mais le long, la longueur, c'est sympa, ouais, c'est Pe Pedro Carbo, avec le type qui s'appelle Calma, c'est chouette, ah, c'est calme, c'est calme, <rire> c'est sympa, moi j'aime bien découvrir des, des morceaux comme ça qui viennent de l'étranger, ouais. du Chili donc celui-là, très bien. Deuxième extrait à votre avis De quel pays ça vient Top of the top of the world Ça cartonne dans quel pays ça Marco, Marco, Marco, Marco, Marco. Ouais. Non <rire> euh, sûr de lui Tiffany Roumanie euh, Non mais c'est proche enfin' C'est dans l'Europe de l'Est Jérôme Ouais Lituanie Non Ah oh, Tiffany Ouais Estonie elle va, elle va tous Non ouais, voilà. C'est est Tchécoslovaque Non Ah. Norvège Non, non, Marco, Pologne <rire> Non, c'est, je le dis Vas-y Biélorussie Oh ouais, j'aurais oh ouais, pas trouvé ouais, je dit, je, je Ça, c'est biélorusse Ouais, le, le mec s'appelle Rofaïk, alors le nom en, en biélorusse, impossible, enfin en russe, impossible de le dire, mais ça veut dire enfance, en français. Et, et comment tu le dis Bah je sais pas, c'est de la l'alphabet russe, <rire> je, connais, je sais pas les russes 5 On c'est des hiéroglyphes bien. Ouais bon c'est chaud hein. On troisième extrait dans quel pays D'où vient ce carton oh, Tiffany. Tiffany. Maroc Maroc eh, <rire> Ouais, Algérie. Non. C'est vrai Tiffany. Non. Oh mince. Euh... La Tunisie tu... Non. <rire> je savais ce qu'elle allait dire. Jérôme Ouais. Arabie Saoudite Bravo Ouais Ah j'adore. C'est Danny. Et ça est louade. Sympa. Et c'est Timmy. Ah je sens le soleil sur ma peau là. Et quand ils écoutent énergie euh, le matin, ils écoutent ça euh, là-bas Évidemment. C'est énorme. C'est chouette, c'est très calme C'est top of the top of the world chouette, on Mais découvre d'autres titres qui cartonnent à l'étranger Moi je trouve ça très chouette ah Quatrième extrait, à votre avis dans quel pays ça cartonne ceci Marco Ouais Colombie Non, non, non, c'est de l'autre côté de la planète Asiatique Ouais Ah, c'est du Pékinois ça Non, c'est pas du Pékinois <rire> Japonais Non coréen non non je pense que là-bas les gens vont pas faire de malaise oh Tiffany ouais malaisie bravo le truc le plus basique au monde ouais Tiffany il est allez on finit avec ce dernier exprès dernier à votre avis ça vient de quel pays On dirait Christophe Mais. <rire> <rire> Stéphanie. Ouais. Portugais Non. C'est dans le même coin que vous l'avez dit Vous avez dit, oh vous avez dit. Marco, ouais. Allez Stéphanie, vas-y. Australien euh, Mais dans le même coin. La... Ah, ah, c'est dans, dans le même coin vous l'avez dit. Australie tu dit Australie Bah non, vas-y, voilà. devrait... <rire> Attends, remets un peu la musique, c'est bien, j'aime bien. Colombien, euh colombien. Euh... Uruguayen Non, non, dans le même coin que l'Asie, ouais. l'Asie, l'Asie Ah mince Coréen Ouais, c'est Corée du Sud Corée Ouais Il parle espagnol Ben ouais, c'est bizarre Non, c'est coréen ou ça C'est coréen, eh, mais c'est mignon C'est super Chris, bon, hein. Christophe May coréen ouais, C'est <rire> <s> <rire> chaud C'est chute, hein C'est sympa ah. C'est quoi Ouais bah franchement j'adore. Ouais. Ça boit de l'énergie pour rien. Eh bah, merci pour ce petit top of de ouais, top merci, of the world. Merci. Ah, très sympa, j'adore découvrir non, des chouette. titres. Voici que j'ai amené et Akuna Matata derrière. Un bon mercredi Profitez bien de cette journée des enfants On vous rappelle On a fait une chanson tout à l'heure Pour les Red Lions ouais. On va vous mettre la vidéo évidemment Ça va arriver sur les réseaux sociaux Les fifous du 6 9 sur énergie Un mort C'est ouais. bon, bon. bon Que tu à ta vie Sans aucun souci C'est par notre Instagram notre Facebook c'est les FIFO du 69 sur énergie vous verrez la vidéo qu'on a fait tout à l'heure la chanson donc pour les Red Lions. Si vous voulez faire des cauchemars, il y a une photo de moi avec des boutons aussi comme ça voilà. Ça vous fera plaisir. Ouais non, franchement elle est magnifique elle est Oui, là. merveilleux. j'aime beaucoup ceux qui mettent en commentaire tu n'as pas changé. Je sais pas si je dois le prendre comme un compliment. Ou... <rire> Vraiment. Les fifos du 69 sur énergie pour nous retrouver sur les réseaux. On vous embrasse, on vous souhaite une excellente journée. Et on vous laisse avec Tanguy. Je l'ai vu passer mais il est plus là. Il est plus là. Bah, il, arrive, il arrive là. C'est pour le petit déj. je veux vie. bien qu'il arrive parce que je vais appuyer sur le bouton monsieur donc s'il est pas là dans 30 secondes, ça va pas le faire. Et on vous embrasse. Le 6-9 revient. Demain, Demain dès 6 heures. Dès 6 heures sur énergie. C'est le 6 qui vient te réveiller. Pour Thomas, les fêtes, c'est fait pour passer du bon temps avec les enfants. Bon alors, quel film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 Je préfère prévenir, on va voyager dans les années ce matin et on va voir surtout pas mal de souvenirs. Playlist partagée, c'est parti Ce matin, c'est Christelle qui a fait sa playlist. Et moi, bah évidemment, je vous partage sa playlist où on va un petit peu voyager dans les années. On commence tout de suite avec Justin Timberlake, « Cry Me a River », on est en 2002. Et puis juste après, on aura Maria Carey. Alors, pas « All I want for Christmas is you », non ?« Always be my baby », sorti en 1996 Hawa ah ouais, et ça c'est juste parfait ou encore Christina Aguilera qui arrive vous pouvez faire votre playlist gratuitement sur energy.be Justine c'est à toi i bet you didn't think that they would come crashing down, no You don't have to say, I already know, I found out from you If there's no chance, when you get me, they'll never be And don't make you sad about it? Told me you love me, why did you leave me all alone? Now you tell me Girl I refuse, you must have me confused with some other guy Bridges go burn, now it's your turn Some things are better left unsaid It wasn't like you only talked to him And you know it Don't act like you don't know it All of these things people told me Keep messing with my head Should've picked on a Steve And you may not have thought it to say that you did, I already know, I already know, I'm young, uh -huh. now there's just no chance, no chance. you and me, me. Oh, don't make you sad about me, you me you love me, why did you leave me, all alone, all alone, tell me you need me, can you call me, on the phone, call me on the phone, girl I refuse, you must have me confused, Another guy, I' like them baby, the bridges will burn, now it's your turn, it's your turn, to cry, so me a rhythm, go on and just give me a rhythm. Hey maintenant votre playlist sur energie.be vos hits préférés partagés dans la playlist énergie et en plein cœur de la playlist de Christelle. C'est vrai que c'est pas des titres qu'on a l'habitude d'écouter sur énergie, mais c'est ça aussi qui est chouette avec la playlist partagée. Vous choisissez bah, tous les titres que vous voulez et moi je vous les partage. Franchement, faites-vous plaisir et et comme ces titres là que Christelle a choisi, pas mal de nostalgie avec notamment Justin Timberlake, Maria Carey et on poursuit. Alors dans la suite, Lady Gaga, Piddiddy et puis voulez-vous coucher avec moi ce soir En oh, meunon, les amis, pas d'esprit mal tourné. Non, voici Lady Marmelade à mettre à fond oh.